a e l r e g h t Cette émission c l a s s i q u e en ce vendredi 18 janvier. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Aujourd'hui, comme nous sommes le troisième vendredi du mois, je vous présente le traditionnel spécial 3 pour 1 r c Classique et cela pour la première fois de 2013. On va donc entendre tout au long de l'après-midi des blocs de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe.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 Paul Butterfield Blues Band, Blood, Sweat and Tears, Bob Dylan, Iron Butterfly, Ted Nugent, Soundgarden, Scorpions, ACDC et Frank Zappa. En outre, je vais vous faire tourner une face d'un album vinyle classique paru il y a 40 ans, soit The Six Wives of Henry VIII de Rick Wakeman. Et je vais vous parler d'un groupe anglais très obscur du début des années 70, Stone e t h Crows, qui ont été managés par le gérant de Led Zeppelin, Peter Grant, Un Groupe qui a connu malheureusement un destin tragique et en grande, très grande primeur. Ici, c'est fou, je vais vous présenter le nouvel album de Voivod de Target Earth. Je vais vous passer trois pièces évidemment. Bien sûr, avant de passer à tout ça, Simon f i t z b y va venir nous visiter pour la première heure de l'émission puisqu'il viendra nous présenter les éphémérides du rock de la semaine du 14 au 14.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 I got a girl named Sue She know s just what to do. I got a girl named Sue She know s just what to do. She rocked to the east, she rocked to the west, but she's the g i r l t h a t I love I don't know what y o u do to me, t o Judy Booty, oh Rudy. t o Judy Booty, oh Rudy. o u d y Booty, oh, oh Rudy. Bum, bum. got a gal named Daisy. She almost got me crazy. Got a gal named Daisy. She almost got me crazy. She knows how to love me, yes, indeed. b o y you don't know what she'll do to me. To o the food, oh, r to o t i e food, oh, to o the food, oh. Little Richard, avec un de ses très gros canons tutti frutti de l'album Here's Little Richard, paru en 1957. Certains considèrent que cette pièce a marqué le début、euh, du d é c l i n de la civilisation mobile de sa sortie. Un <rire> album qui est sorti、euh, en 1956, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ben, la pièce est, est entrée dans les palmarès le 14 janvier 1956. Ah, Elle est entrée dans les palmarès, donc il y a de cela 67 ans. Oui. oui. C'est incroyable. <rire> Vous avez reconnu sa voix. J'ai maintenant le plaisir d'être en compagnie de M. Simon f e d b y l'authentique véritable historien de C'est Fou, car c'est maintenant l'heure de passer à ceci. <rire> C'est nécessaire comme ça d'entendre le son de ce Big Bang initial, car nous faisons maintenant. Un retour dans le temps sur la fascinante, fantastique histoire du rock. Lorsqu'on n'entend pas le Big Bang, on est complètement déstabilisé. <rire> Moi, ici, bon. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire dans la semaine du 14 au 20 janvier? Eh bien, comme à chaque semaine, une semaine des plus intéressantes. Et nous continuons cette journée du 14 janvier 1966, alors que Bill Graham prend en charge le Fillmore East. Oui, je me suis trompé tout à l'heure. C'était pas 67 ans, Tutti Fruity, mais plutôt 57 ans. 57 ans, en、oui. effet. o u i 67, ça commence.、Oui. Ça a, été... ah, ça a commencé à être vieux. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Cette même journée du 14 janvier 1966, David Jones change son nom pour David Bowie afin d'éviter、euh, la confusion avec David Jones des Monkeys. Oui, tout à fait. Et de toute façon, ça, ça sonne beaucoup plus rockstar David Bowie que David、en、Jones. Ah、oh, oui, ça a créé un personnage complètement、ouais. autour de ce gars-là.、Mm -hmm. J'ai écouté、euh, son nouveau single cette、ouais. semaine.、Là. La semaine dernière, tu es l'avais évité. C'est mais... ça, c'est ça. Je ne l'avais pas encore. Écouté、euh, parce que bon, ça ne m'attirait pas tellement une, une balade comme ça, mais、mm -hmm. là, par acquis de conscience, bon, je l'ai écouté euh, et、euh, je ne trouve pas ça fameux. Ah, il y a beaucoup de c gens hein, c o u t e n t Ce s t pas, pas, pas mauvais, mais il me semble que ce n'est pas du calibre,、euh, du talent de cet homme. C'est très bel. C'est un très grand artiste, mais là, je trouve ça assez.、Euh... En tout cas, je ne pense pas que je vais faire jouer à, à Classic. C'est vrai que j'ai eu de beaucoup de courriels qui disent Ah, éventuellement, tu nous fais jouer ça <rire>、euh, parce que、euh, non. Ça ne cadrerait pas nécessairement dans le cursus de a l b u m d rock classique, plutôt. Euh, mais euh, ça, ça reste une pièce, moi, je trouve intéressante. Mais il y a beaucoup de gens qui, qui ne trouvent pas que c'est à la hauteur comme、oui. toi, qui vous êtes une communauté. <rire> parce, parce que j'y ai、euh, pensé, aujourd'hui, pour le 3 pour 1, l'affaire jouer, puis en、euh, suivi de deux, autres, de, de, de deux classiques.、Euh, mais non, ce n'est pas assez bon pour jouer. Non, c'est ça, c est, c est, il va falloir attendre l'album, voir、oui. qu'est-ce qui. Semble-tu qu -ce qu que c'est un album de rock On、ah. dit que c'est rock, l'album. C'est fort probable. Peut-être qu'il a décidé de commencer plus tranquillement、oui. pour nous offrir après ça <rire> quelque chose de beaucoup plus intéressant. Nous avons également par la suite, le 14 janvier 1969,、euh, la naissance de Dave Grohl, batteur de Nirvana et chef des Foo Fighters, bien、oui. sûr. Excellent、euh, batteur, mais aussi guitariste. Oui, oui. exactement. En 1970, l'exposition érotique de John Lennon, l'exposition Bag One, débute à Londres. La police, par contre, saisit l'ensemble des lithographies deux jours plus tard. Oui, hein, ça a été considéré comme pornographique.、Mm -hmm. euh, euh, pourtant,、euh, j'ai vu ses œuvres à,、euh, par la suite à, au Musée des Beaux-Arts à Montréal, l'exposition、euh, sur John Lennon oui, il y a quelques oui, oui. années. Et puis,、euh, c'est des petits dessins. Hein, c est, c est... Ah, c'est qu'on voulait éviter la controverse. Oui. C'est du faiblement ça, les b i e n passants de l'époque. Il faut, faut dire qu'on était en 1970. Oui, oui,、ouais, exact. En 1973, des milliards, et là, on fouvre les guillemets, <rire>、euh, de personnes s i n t h o n i s e n t leur téléviseur pour regarder Elvis Live from Hawaii. Oui, et, et ça, c'est devenu un très gros succès hein,、ouais. euh, sur disque. Euh, euh, écoute, euh, ce disque-là, il s'est vendu par camion.、Euh, euh, c'est un album un peu consternant. c e s t pas mauvais. Mais c'est tellement inégal parce q u on y retrouve des trucs, u n e version réussie, par, par exemple, de Johnny b Good. e、mm -hmm. Mais on retrouve aussi des pièces patriotiques,、là. Glory, Glory, Hallelujah.、Ouais, c'est、ouais, ouais. aberrant. C'est aberrant. On se demande. Il reprend même Something. d e s Beatles. Ouais, en effet.、Ouais, ouais. j'ai déjà entendu ça. Il reprend My Way. Ouais, ça, c'est une des pièces préférées à Elvis My Way, d'ailleurs. Oui, mais,、ouais, mais sauf que c'est mal avisé pour le King of Rock and Roll, il me semble, de chanter My Way. En effet. C'est une chanson qu'on associe à Frank Sinatra. En effet. Mais Elvis Presley, à cette époque-là, était. <rire> Il était en, en déclin tranquillement. Oui, absolument. Déclin tranquille avant、euh, Las Vegas. Donc, ça a été un, un, un gros, gros succès, mais c'est、euh, justement, c'est tout à fait éloquent du Elvis de Las Vegas. Oui, ouais, ouais. exactement. Mais j'ai des amis qui, qui aiment beaucoup ce disque. Ah, Francis. C'est un,、euh, un album charnière dans l'histoire de、oui. la musique. Le, il, y a, il y a beaucoup, Je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie sur cet album. Mais c'est ça, les, les pièces patriotiques, les ballades, les <rire> niaiseries, ça c'est.、Euh, C'est pas toujours. C'est pas facile d、euh, écouter. Ah, ah, exactement. Exactement. Nous avons également, la même journée en 1973, Phil Lesh, le bassiste des Grateful Dead, qui est arrêté pour possession de drogue.、Ah. Donc là, on est beaucoup plus dans le rock'n'roll. Oui,、hein. oui, ça, c'est pas surprenant.、Hein. Pourtant, Elvis devait avoir plus de drogue que Phil Lesh, mais ça ne se faisait pas arrêter, lui. Non. Non. Non, non、ah. oui, il faisait partie de l'establishment. Oui, exactement, exactement. Alors que, alors que Phil Death est un hippie. Exact. Associé au mouvement de la contre-culture de San Francisco, alors,、euh, wash, wash. <rire> en 1978, Fleetwood Mac inscrit un nouveau record alors que l'album Rumors débute sa 31e semaine au numéro 1 des ventes d'albums. Oui, un an après sa sortie.、Euh, D'ailleurs, on va、euh, ressortir une version.、Euh, Euh, étoffé, e u n e réédition l u x u e u s e de, de rumors. C'est un, un excellent disque, ça.、Oh, oui, oui. Évidemment, c'est du soft rock, là, mais c'est du très, très, très bon soft rock. C'est de très t... grande qualité. C'est un album qui s'est tellement vendu qu'à peu près tout le monde a une、mm -hmm. copie à la maison. C'est pour ça qu'on a décidé de sortir une réédition avec plein de bonus.、Ouais, euh, c'est tu... vraiment très luxueux. Je pense pas que je vais me procurer ça. Il、ouais. bon, faut donner le goût aux gens de l'acheter.、Mm -hmm. J'ai ma copie,、euh, ma vieille copie usagée. Je、ouais. pense que je vais garder ça. Copie、euh, des premières éditions était texturée. Ah oui,、ouais. ça ne fait pas partie des premières éditions, malheureusement. J'essaierai d'en trouver une dans ce cas-là. Oui. Ah, c'était très beau. Ah, j'imagine. Les、ouais. plaisants ont touché. Ha <rire> ha ha ha ha ha ha. En、uh, 1978, cette fois-ci, les Sex Pistols affichent complet à San Francisco pour、euh, un concert historique. Effectivement, à la fin du concert, Johnny r o t t e n demande à la foule Vous êtes-vous déjà senti trahi Et il quitte le groupe、oui. euh, du jour au lendemain, comme ça.、Ben、absolument.、Euh, C'est vraiment incroyable. Mais, mais... mais il a dit euh, euh, How does it feel to be swindled Oui. Qui, euh, qui est beaucoup moins poli que, que d'être trahi. En effet. <rire> en effet. Euh, et、euh, d'ailleurs,、euh, Rotten a parlé dans un. Ils ont fait un documentaire sur les Sex Pistols où, où les membres du groupe sont dans le noir et leurs visages ne sont même pas montrés à la caméra. Il faut faire concept. Là.、Oui. Et vraiment, on passe l'histoire au peigne fin、euh, du groupe. Et、euh, c'est franchement intéressant puisqu'il dit que euh, euh, les, les, les, le, le batteur et le guitariste. Des pestos voyageant en avion avec Malcolm McLaren, eux autres de concert en concert, tandis que Jamie Rotten et Sid Vicious, eux, étaient en autobus.、Euh, parce que. En fait, euh, ces d é c h e s c'était déjà,、uh, toxicoman, ouais. déjà un toxicomane e il était déjà quelqu'un à risque. Il était、ouais, déjà pas d'allure.、Euh, exactement. Donc, John Lydon aimait mieux le faire voyager en bus euh, pour euh, pas nécessairement qu'il soit en contact avec le monde glamour, si on veut, là,、euh, de, de, des maisons de disques et de, de, de, des concerts où, en fait, d'avoir une journée de libre avant un concert pour pouvoir se droguer et finalement pas se rendre au concert. Disons,、ouais. On aimait mieux arriver cinq minutes avant, mais être à jeun. Pour pouvoir avoir un show. Mais cette v é c h a s e trouvait quand même le moyen de. <rire> ben évidemment.、Hein? Ouais, mais c'est fort malheureux. En 1989, cette fois-ci, Paul McCartney lance son album de reprise Rock'n'Roll a d Back in the USSR, qui était disponible uniquement en Union Soviétique. Oui, mais par la suite, on a pu s'en procurer des copies. C'est pas très bon. Ah non. Non. non. J'ai déjà hésité à le faire. C'est très moyen. C'est très très moyen, je trouve. J'ai hésité à acheter cet album-là quelques fois, mais.、Euh... Bon, c'est vraiment pour les collectionneurs, là, parce que、euh, non, c'est trop moyen. Ce qui est bien meilleur là, dans, ce, dans le cas d'un album de reprise rock'n'roll, c'est l'album、euh, Run Devil、mm、Run, -hmm. qui l'a sorti、oui. quelques années après. Ça, c'est pas mal meilleur. Ça vaut plus la peine.、Mm -hmm. Également, en 1993, les Pixies annoncent leur séparation. Donc, la première séparation pour le groupe qui est revenu ensemble. Oui,、oh, en, euh... ils reviennent sporadiquement. Bien、oh, bien oui, oui, oui. En 1995, Pearl Jam et Neil Young donnent un concert m a g n i f i q u e pour l'association Voter Choice à Washington. Bien sûr, c'était pour faire mousser le vote. C'était les premières campagnes de Rock the Vote à l'époque.、Mm -hmm. En 2005, une statue d'une valeur de 100 000 est dévoilée en honneur de Johnny Ramone, bien sûr,、euh, un des derniers survivants du groupe qui est décédé en septembre 2004 d'un cancer de la prostate. Nidhi Ramone est décédé d'une overdose en 2002 et Joey d'un cancer du lymphome en 2001.、Euh, Tommy Ramone est le seul survivant、euh, de la formation. Il y a Marky aussi.、Et、Marky également,、ouais. qu'on oublie souvent. Il y a eu des changements、ouais. au sein du groupe. Donc,、mm. euh, ça, ça fait partie des, des, des, des survivants, en fait, les deux seuls survivants. De quand cette même, jeune, ouais, ils sont décédés très jeunes. Oui, ils sont tous décédés jeunes.、Ouais. Dans dès la, dès la de... cinquantaine. Exactement.、Ouais. C'est vraiment incroyable. Ça nous amène à la journée du 15 janvier et nous débutons en 1941 avec la naissance de Dan Van,、v、Van Vliet, oui, mieux connu sous le nom de Captain Beef h e Art. Oui, quand on voit ça, c'est Vliet. Oui, oui, exactement. Moi, je, je disais Vliet pendant longtemps, p a s c que tant que je vérifie. Oui. Euh, donc, euh, grand grand, grand compositeur de musique art rock, non pas -rock, oui, mais oui, art rock, m art i s a avec un、exactement. T, artiste、euh, également, c'est vrai. Très éclaté.、Arts. Oui, très, très éclaté. En 1948,、euh, nous avons la naissance de Ronnie Van Zandt, chanteur des Leonard Skinner, qui est complètement、euh, à l'opposé de、oui. euh, Captain B. f a r t vraiment. Donc, il y a du Southern Rock,、euh, oui. pur et dur.、Mm -hmm. Exactement. Un gars très, très violent, à ce qu'il paraît oui, aussi. Oui, très violent, très déplaisant aussi, mais euh, qui, euh, néanmoins, euh, et ça, c'est curieux, mais les gens qui l'ont connu et qui sont encore en vie <rire>、euh, disent que c'était、euh, tout de même un chic-type. Ah, j'imagine que、euh, lorsqu'on n'était pas membre du groupe, ça pourrait être intéressant. <rire> non, mais même des membres du groupe, là, le nom en haute estime. Là, il ne reste plus grand monde. Ouais, il reste、défi. Gary Rosington, il reste、euh, le, le, batteur, euh, de, euh, son nom, le batteur de l'époque、euh, de la formation、euh, classique.、Mm. Euh, je pas, euh, mm. euh, bon, ça n'a pas d'importance, il n'est plus dans le groupe que,、euh, <rire> en ce、euh, moment. Évidemment, son frère, qui est le chanteur、euh, actuel de Leonard Skinner, l aussi, en parlant bien.、Mm. Donc, quand même, c'est intéressant. mais Billy p a w e l l lui, il n'avait pas en, en très haute s t i m e <rire> En 1965, The Who lance le simple I Can't Explain. Oui, mais c'est leur premier. Oui. Une、oui, très très très bonne、oui. pièce d'ailleurs. Ça, c'était percutant. C'est très heavy metal à l'époque.、Mm -hmm. Oui. oui. En 1967, les Rolling Stones jouent au Ed Sullivan Show et à la demande de Ed Sullivan, le groupe change les paroles Let's Spend the Night Together et chante Let's Spend Some Time Together. Oui. Contrairement à Jim Morrison et a、mm、u -hmm. Doors, l'aspect marketing, l'aspect pécunier avait probablement plus d'importance que l'aspect artistique pour les Stones、en、qui n'ont pas rechigné à changer les paroles. De leur Exactement. Et,、euh, de nos jours, c'est pas quelque chose qui se fait, mais ça, ça s'est fait longtemps, là, dans les années 60, ce genre de censure-là. Mais... Euh, justement, l e s s o n g e、euh, c'est parce que, sont... c'est ça,、euh, de nos jours, les groupes qui,、euh, ne, qui ont des paroles, disons, subversives,、euh, sont plus dans le domaine de l'underground, alors qu'ils ne pensent même ça, pas à la télé. C'est ça, mais à l'époque, ça n'existait pas, l'underground, hein.、Mm -hmm, euh, en on, effet. On, de, on était des artistes peu connus, qui soudainement devenaient très connus, mais il n'y avait pas de niveau underground. L'underground est arrivé plus tard, là, Avec des、euh, groupes de San Francisco et d'Ashbury,、euh, tout mais ça. Mais lorsqu'on écoute、euh, la musique pop d'aujourd'hui, lorsqu'il y a des sacres,、euh, on les garde dans la pièce, mais on les.、Euh, on, on, les biffe, on, ouais. on les biffe. On enlève même, des fois même des, des, des, des segments de chansons.、Ouais. C'est assez ridicule, même、mm -hmm. comme technique. Là.、Ouais. Euh, mais ça se fait. Et,、euh, maintenant, c'est plus nécessairement les émissions de télé qui vont censurer les artistes, mais ça peut être des fois les, les chaînes. l e t i q u e t t e s de disques ou les chaînes、ouais. qui les distribuent comme. Euh, pour ne pas la nommer, Walmart est une,、mm -hmm. une chaîne de distribution,、euh, le plus gros disquaire en fait au monde de nos、oui. jours, euh, qui euh, se permettent de censurer à la fois des pochettes d'albums mais également certaines chansons. On peut retrouver des fois, il y a des magasins、euh, dans certains états américains où on retrouve seulement les versions clean des albums, ce qui est un peu. Ma foi particulier.、Euh, je me rappelle l'album de Megadeth、uh, Motor Psycho qui est sorti dans les années 2000, pas nécessairement un grand album, mais on voyait、euh, donc un squelette sortir du corps de quelqu'un、euh, ensanglanté et la pochette de Walmart avait、euh, un panneau de bois qui était par-dessus cette image sanglante-là. C'était un peu particulier. Il、euh, n'y a pas moyen de trouver la version euh, explicite. Euh, tu sais、magasin. que dans le, le film、euh, Metal, Headbangers Journey、mm -hmm. de Sam Dunn, il y a une entrevue avec Dee、euh, s n i d e r À、mm -hmm. un moment donné, qui explique qu'il、euh, est allé s'acheter un, un DVD ou u n vidéo, je pense même un vidéo à l'époque,、euh, euh, du film de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs. Oui. Et、euh, il a été surpris parce qu'il manquait plein de g o u t Ah, ben oui, c'est ça. Et il semble-t-il que c'est ça. On effectue des coupes, selon lui.、Euh, on a des. des... on peut dire des versions censurées du、euh, film. En effet.、Films. Et ce s t pas toujours très très bien、euh, identifié sur、mm -hmm. l'album ou sur le film qu'on、oui. achète. C'est un peu malheureux. En 1967, toujours pour revenir aux éphémérides du 15 janvier, eh bien, Donovan donne un concert au Royal Albert Hall. Paul McCartney et George Harrison étaient tous deux présents. Euh, donc, pour、euh, ce concert. Oui, ils se sont devenus des amis hein, par、mm -hmm. le sud. Ils sont allés ensemble、euh, en Inde,、euh, ouais. en Inde euh, chez le Maharashi. Ils ont suivi <rire> les,、euh, les, les, les, les enseignements du Maharashi. Oui, tout à、sens. fait.、Et、Mike Love aussi était là, on l'oublie souvent,、oui. là, mais Mike Love était là. Oui, Mike Love, qui、euh, est ce, du groupe, est celui qui a été le plus,、euh, le plus marqué par ces enseignements-là, puisqu'il a continué à vivre、oui. euh, la méditation. Il a même écrit une très, très mauvaise chanson sur l'album Friends、euh, des Beach Boys qui s'appelle Transcendental. Meditation et c'est. de toute façon, ces chansons sont pas m e l toutes mauvaises. i l n a pas fait grand chose de très bon. Tu,、ouais. tu regarderas dans l'album、euh, Sunflower. Mm -hmm. C'est un gatefold et il y a des photos、euh, des, des Beach Boys、euh, à l'intérieur.、Ah. Et、euh, c est, c est, ça vaut vraiment la peine de voir la photo de Mike l o v e C'est vraiment v i s i b l e ça, ça en est t o r s d'air. Est-ce qu'il est habillé en costume de méditation? Un grand、ouais. gourou. Ouais, ouais, ouais, ouais. Avec, il avait des petits enfants. C'est vraiment drôle.、Ah, C'est vraiment spécial. <rire> Ces gars-là se sont perdus、ah. euh, d'une façon euh, Absolument. Euh, incroyable. Et Il avait l'air,、euh, ouais. euh, écoute, il était,、euh, je ne sais pas, il avait peut-être 25, 26, 27 ans. i、ouais. t s ont l à d a n s l r pas que de f l o r e n r s Ah, il avait l'air d'être、euh, pas loin de. Dans la cinquantaine, ouais, facilement. Là.、Ouais. Ah, là, là, les, les, surtout Mike Love avait une longue barbe, il était riche. Une longue rachetée, barbe et, et, et il, il était chauve aussi. Oui. Il a perdu beaucoup、vrai. de cheveux. C'est vrai,、oui. c'est vraiment spécial. En 1972, cette fois-ci, Peter Grant refuse une invitation qui était adressée à Led Zeppelin et ses musiciens. Le groupe est invité de jouer、euh, à Cannes, mais、oui. donc,、euh, vraiment, c'était、euh, un manque de respect. Oh, hein, ben, c'est une incompétence、euh, tout court. Ah,、oh, oui. Et Peter Grant, qui était vraiment le, le chien de garde de Led Zeppelin,、mm -hmm. hein, en, en plus d'être le gérant, a、oui. euh, en fait, un très, très bon job. Oh,、fait. oui, c'est vraiment, il, il était pour beaucoup dans le succès、mm -hmm. euh, monstrueux que Led Zeppelin ont、mm -hmm. connu. Et là, on dit 1972, donc c'était pas en 1969 là, où le groupe commençait à se faire connaître. Là, non, non, non. Il était très, très déjà, bien établi. Très, très bien établi. <rire> D'ailleurs, on dit qu'on parle souvent de la tournée des Stones en 1972, tournée lég légendaire, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que l e s Zeppelin ont attiré beaucoup plus de monde en、ah, 1972、oui. sur leur tournée américaine que les Stones. En effet. En 1973, d'ailleurs, les Rolling Stones annoncent la tenue d'un concert bénéfique, bénéfice, dis-je, pour les victimes d'un tremblement de terre. Ça, ça avait lieu à Managua, au Nicaragua. C'était le village d'origine de Bianca Jagger.、Mmh. Jagger. Très beau geste.、Mmh. Oui. En 1991, Sean Lennon lance une nouvelle version de la pièce Give Peace a Chance pour aider,、euh, à, à, il était, dis-je, aidé d'une liste impressionnante d'artistes. Cette mise à jour de la pièce était c o ï n c i d a n t en fait, avec leurs limites imposées par l'ONU pour que l'Irak cesse l'occupation du Koweït. Bien mauvaise version, par exemple. Ah, ça ne m'étonnerait pas.、Ah, ouais. c'est... Ça faisait, ça faisait 1991 à son pays. <rire> Et nous terminons cette journée du 15 janvier en 1994. Alors, Carrie Nielsen s'éteint suite à une crise cardiaque. L'auteur de,、euh, s pièces telles que Without You,、euh, Without Her, ainsi que One, en fait, il a repris la pièce,、euh, Without You, euh, était euh, également connu pour sa capacité à joindre les quatre octaves et demi avec son chant, e、euh, et de très, très belles reprises des Beatles. Et ses dernières paroles fut dites à sa femme. Il a dit, je t'aime. Il s'est endormi et il、oh. s'est jamais réveillé. <rire> eh bien, justement, on va aller écouter une pièce, non pas de Harry n i l s s o n parce que c'est pas assez rock, mais、mm -hmm. plutôt、euh, une pièce、euh, des Beatles,、euh, la pièce qui ouvre leur premier album、euh, vraiment fantastique, I Saw Earth Standing There. Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM. Crystals Anarchy in the UK. Classique tiré du nom o i n s classique album Nevermind the Bullock. C'est le seul disque qu'ils ont enregistré en carrière et ça date de 1977, l'année de l'invasion punk en Angleterre et un peu aussi en Europe. Mais ici en Amérique du Nord, on n'a pas vu ça par contre. En mm. effet. Mm. Les premiers punks ont commencé à apparaître là, à Montréal, là, je dirais au début des années 80. Oui,、mm. ça, la, la culture a plus,、oui. plus de temps a r r i v é Tout à fait. Parce qu'ici en Amérique du Nord, c'est vraiment、euh, ce qui dominait, c'était le mouvement disco, malheureusement. <rire> Et puis, il、euh, y avait encore plein d'amateurs de rock aussi、mm -hmm, hein, à cette、mm -hmm. époque-là.、Euh, juste avant ça, on a entendu les Beatles avec I Saw Her Standing There, excellente composition de Paul McCartney qui ouvre le premier disque des Beatles, Please Please Me, de 1963. c e s t à la veille, là, de faire 50 ans、euh, que Please Please Me est sorti. Il me semble que c'est en février. Je pense que Oui.、Mm. Vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie de M. Simon f i t z b y et moi-même, Alain Lefer, e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant, oui, on en est rendu aux éphémérides du 16 janvier. 16 janvier, oui. nous débutons en 1957 avec l'ouverture du club légendaire de Cavern à Liverpool. Oui, évidemment, les Beatles ne jouaient pas là à ce moment-là. Ils n'étaient pas encore assez pro s pour. C'est par la suite.、Euh, je pense qu'ils ont commencé à jouer en 59-60. Oui, exactement. Donc, ils ont été de la deuxième vague, si on veut. Ils n'étaient、mm -hmm. pas les premiers. En 1978. Je、euh, pense qu'à l'origine, c'était un, un club qui était consacré、euh, pour le jazz, en plus. Fort probable. Oui, il、ouais. ouais, ouais, y a eu des grandes chances.、Euh, c'était idéal pour le jazz aussi、mm -hmm. à cette époque-là.、Ouais. Oui. C'était une belle période. À cause de la réverbération, mais <rire> ça c'était une vraie caverne. Oui, oui, oui. Ça devait bien sonner. En 1978, Sid v i c i o s est amené d'urgence à l'hôpital de San Francisco suite à une overdose. Donc, seulement que deux jours, le lendemain, en fait. Non, deux jours après,、euh, la, la séparation. o u i Deux jours、lessons. après le, le, le spectacle de final des s e x l i s t o l s Alors qu'il y avait plus John Lydon, justement, pour s'occuper de lui.、Oui. Ben, et voilà, il est retombé. En、uh, 1979, c'est le divorce de Cher et Greg a l m o n d après seulement deux semaines de mariage. Non, ça c'était le, le, le, le second divorce.、Ah, Parce、oui. que la première fois qu'ils se sont mariés, c'est ça, ils sont restés ensemble pendant deux semaines, mais ils sont revenus ensemble après. Et là, ils sont restés ensemble pendant quelques années.、Ah. Et après ça, Cher s'est r e t r o u v é avec Gene Simmons, le、mm -hmm. kiss.、Mm -hmm. Euh, Semble-t-il que, en tout cas, du moins, selon Peter Chris, c'est une personne vraiment plaisante, Sharon,、euh, chic fille,、euh, qui était très appréciée, entre autres de lui. C'est vraiment une bonne personne. Ah, bien. Con contrairement à Jean, selon、euh, <rire> Peter, toujours. <rire> elle contrebalançait, donc, p、euh, e Jean Simmons. Oui, elle est avec plusieurs l o s i c i e s h a r o n Greg Allman, Jean Simmons, Richie Sambora. Il me semble qu'elle est avec quelqu'un d'autre aussi, d'assez connu. Sony n Bono. Oh boy, oui,、oh, évidemment, <rire> évidemment c'est lui qui l'a mis au monde, là. Mais je parlais après, l'après、euh, Bono. Oui, oui, oui. Oui, elle a eu beaucoup, beaucoup de petites amies.、Ouais. Euh, petites amies célèbres et musiciens. Ouais. Ouais. Et rock. Oui. En 1980,、euh, Paul McCartney est emprisonné pour neuf jours pour possession de 219 grammes de marijuana à Tokyo.、Euh, ça a été.、Euh, bon, c'était majeur. Oui, c'était、oh, suivi à tous les jours, là, reportage par-dessus reportage、oui. euh, de la part des, des télémondiales.、Oui. Ça, ça a été un, un gros scandale. Parce qu'on、euh, se demandait si、euh, Paul allait passer le reste de ses jours en, <rire> en prison parce qu'on ne l é s i n a i t pas là-dessus, là, au Japon.、Oui. Mais 219 grammes de marijuana, c'est quand même pas rien. Il s'en est pas. Pourtant, pas en tournée pendant des mois. C'est ça que c'est c l a i Ce que j'ai lu dans une biographie, c'est que c'est plutôt、euh, Linda qui、euh, était bien accro à un pote et、mm. puis euh, qui euh, avait tout le temps peur d'en manquer et qui entraînait beaucoup、euh, sur elle. Et semble-t-il que c'est、euh, lui qui a pris le blâme. Mais、euh, c'était son pote à elle. Il s'est dit, bon, ils me feront rien parce que j e t a i n b a i t e Oui, c'est ça. Ce ne serait pas la première fois, en fait, en plus, qu'il prenait le blanc pour Linda.、Euh, c'était déjà arrivé aux États-Unis aussi. Oui, puis c'est arrivé à John Akiyoko aussi. Oui, oui.、Oh, ouais. ouais. Donc c'est assez particulier. Mais ça a été sévère. hein? Oui.、Euh, oh, dans t d a n mon souvenir, il me semblait que c'est dix jours qu'il avait passé en prison. C'est mais... probable, o u i dix jours, neuf、mmh. jours et dix nuits,、mmh. quelque chose dans le genre. C'est une grosse possession. En 1984, d'ailleurs, e、eh、i e n Paul et Linda McCartney sont arrêtés chacun pour possession de drogue au Barbade. s au Barbade, plutôt. Ils sont,、euh, alors condamnés à payer 200 dollars d'amende chacun. Ben, c'est répétitif,、ça. hein.、Euh, ouais, et, ouais. t o u t ça, e pour, euh, bon, quatre ans plus tard. Ouais,、euh, c'est, le genre de choses,、euh, qui, qui, qui. Dans les années 70-80, Paul et Linda McCartney consommaient. o u c'est Différentes、ça. drogues. Des et, poteux. Ouais, ouais. beaucoup de potes, surtout, <rire>、euh, Euh, et、euh, c'était récurrent.、Ouais. Et pour terminer,、euh, ter oui,、euh, bah, en fait,、euh, le 16 janvier 1992, oui, Eric, Eric Clapton oui, enregistre、euh, son concert acoustique pour MTV qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Oui, oui, en effet. Mais、euh, ce n'est pas très rock, c'est plus easy listening. Hein? Avec oui, sa oui, reprise, oui. Ben, il a transformé、euh... certaines de ses pièces les plus r o c k Avec、oui. Leila. Est-ce、euh, mm -hmm. en... qu'il reprend des pièces de Cream aussi là-dedans Je n'ai、euh, jamais écouté le, le CD.、Euh, Je n'ai aucun souvenir. Pas,、euh, Mais seulement que des pièces ont, ont beaucoup joué à la radio commerciale.、Mm -hmm. Des、euh, radios de balade, là,、ah, entre、ouais. autres, je, je, il me semble qu'ils doivent encore jouer euh, euh, Tears in Heaven. Oui, oui, o Et même que Clapton ne joue même plus Tears、non. in Heaven, mais,、euh, de son côté. Ce q u nous amène à la journée du 17 janvier et nous débutons en 1969, alors que Led Zeppelin marque l'histoire de la musique en lançant son tout premier album. Oui, ça a été un immense、euh, coup de poing.、Euh, c est, c est, c est oh. Ce premier album de Led Zeppelin, c'est comme.、Euh, Euh, les gens qui entendaient ça pour la première fois、euh, avaient l'impression qu'il y avait un train de leur passer dessus. o h oui, vraiment, ça a été un、ouais. des premiers albums é p i q u s C'était vraiment percutant,、là. Très, très, très percutant. J'en parlais avec、euh, quelqu'un qui.、Euh, une femme qui était adolescente à l'époque et qui disait euh, que, euh, évidemment, l'écart d e g é n é r a t i o n est beaucoup amoindri de nos jours, mais à l'époque, lorsque Led Zeppelin ou Jimi Hendrix comme, comme ça sont sortis, il、euh, y avait un. v r a i m e n t un déchirement à tes générations. Les parents qui écoutaient euh, euh, du, du, du Louis Mariano ou des, des <rire> trucs comme、euh, les plus hips écoutaient Frank Sinatra. Et là, les jeunes arrivaient avec、euh, Led Zeppelin. C'était comme vraiment la fin du monde. On était loin d'Herbal Pert.、Oui, C'était、oui, comme ça Oui, aussi, oui absolument.、Ouais. Hmm. Ça n'existe plus, certainement.、Euh, non, c'est ça. Peut... Et, ben, ça existe encore. Oui, d'une certaine pense, façon,、euh... mais pas aussi、euh, spectaculaire qu'à ce moment-là. En effet. Mais、euh, c'est moi, j'ai entendu.、Euh... Euh, J'ai un de mes beaux-frères qui est professeur dans une école secondaire et il dit des fois la musique qu'il écoute, c'est un peu particulier. C'est quelqu'un qui est quelqu quand même assez branché là, sur、mm -hmm. euh, la, la musique populaire, des trucs comme ça. Il dit, ça, ça, ça me d o e m e nubile. <rire> Donc,、euh, il, y a, il y a des saisures, je pense, qui se f a i t dans les générations, mais elles sont beaucoup plus rapprochées, comme tu disais, que, que, que ce genre de coupure-là. En 1969, Charlie Watts des Rolling Stones publie son livre, Odd to a Flying, h、uh, i g h Flying Bird, uh, qui uh, rend hommage, en fait, à Charlie Parker. i l faut se rappeler que Charlie Watts est un très, très grand fan de, de jazz. Oui. Peut-être plus que de rock,、euh, Ouais,、genre. ouais. En fait, selon... je dirais même sûrement plus. Je pense qu'il <rire> voyait les Rolling Stones comme étant une tâche un peu plus.、Euh, comment comment qu'on dit、euh, c est, c est, c est ben, Pour ben, manger. C'est ça, les...、well, ça. ça, c s o n emploi. C'est ça, c'était alimentaire,、mm -hmm. tandis qu'il que fait beaucoup de jazz sur、mm -hmm. le side aussi.、Oui. Ça, c'était beaucoup plus、oui. pour le, le plaisir. En 1969, Elton John lance Lady Samantha,、euh, son premier simple, mais c'était sous le nom de Reginald Kenneth Dwight. Oui. C'est beaucoup ben... de pas beaux noms ensemble, je trouve. <rire> C'est très bien dit. <rire> en mais... tout cas, ça ne fait pas Rockstar. <rire> non, exactement. C'est pas mal mieux, Elton John.、Oui. Mais、tu sais, on parlait de l'écart des générations il y a un moment, et puis on a parlé de Charlie Watts qui avait une passion pour le jazz. Quand on regarde ces,、euh, ces vieux musiciens-là,、euh, l e u r s racines, bien sûr, remontent à avant même l'invention du rock'n'roll.、Mm -hmm. euh, Keith Richards,、euh, bon, écoutait Chuck Berry, c'était bien sûr son idole,、euh, mais il était aussi un grand amateur、euh, de blues. Et souvent, ces musiciens-là se sont mal adaptés. À ce qui a suivi par la suite.、Oui. Parce que même si les Stones étaient un groupe extrêmement,、euh, je dirais,、euh, violent pour l'époque,、euh, ils faisaient une musique、euh, très agressive、euh, et qu'ils ont mis en branle des choses qui,、euh, entre autres, Ils sont devenus le métal. Même chose pour Pete Tonchin, h、euh, Souvent, ils se sont mal adaptés et,、euh, ils rejettent ça, là, ce qui, ce q u a suivi par la suite. Pete Tonchin rejette complètement le métal. Il dit,、euh, je suis navré que nous ayons pu,、euh, initier ce genre de musique, genre infect,、mm -hmm. Et、euh, Keith Richards aussi déteste le métal.、Euh, ils, sont, ils sont, mal adaptés et,、euh, d'autant plus Pete Tonchin, h n qui, dans les années 80, allait voir Madonna, il la trouvait fabuleuse. <rire> Donc, en vieillissant, ils sont devenus pas rock du tout. Euh, C'est particulier. Les références, hein, des fois, qui sont、euh, quand même、euh, Paul McCartney, disons, hein, qui, qui est aussi dans cette, ce groupe-là. q u i s e s t mieux adapté q u a u s o u i beaucoup mieux La... que les autres.、Là. Sauf que lorsqu'il va donner des concerts, faire des reprises, ça va toujours être des trucs des années 50, du début même, parce qu'après ça, il n'a plus vraiment eu à suivre non plus. <rire>、ouais. euh, c'était lui qui faisait.、Ouais, c'était lui e leader. C'est ça.、Différent. Donc、euh, c'était un, un peu particulier. Sauf、euh, que de passer d'un groupe extrêmement,、euh, je dirais,、euh, percutant et agressif comme les Où、euh, le type qui a inventé、euh, ce qui est devenu par la suite de métal, il s'en va voir Madonna et il trouve ça bon. Là, c est, c est. Il y a quand même un pas.、Euh, C'est assez consternant, je trouve. En quand effet. Quand j'ai lu son autobiographie, il, je, il, il, à quelque part, il raconte qu'il est allé voir Madonna il trouvait ça merveilleux. Je n'en revenais pas. C'est un écart de génération qui est vraiment assez flagrant. C'est ceux d'après qui ont repris le flambeau et tout. Eh bien. En 1970, Billy, Billy Stewart oui, et trois de ses musiciens perdent la vie dans un accident d'autobus. Oui. simplement. Tragédie.、Ah, oui, une très grande tragédie. En、ah, 1971, Marvin Gaye chante l'hymne national américain au Super Bowl. Donc, il était,、euh, il était à son, son, il était très, très populaire à l'époque, Marvin Gaye. Oui, tout à fait. C'est allé en m o n t a g n e u s e un peu par la suite. Déjà, on a tiré de grosses pointures.、Euh, le Super Bowl, q u à ce moment-là était, quoi, à sa cinquième ouais, édition. Oui, c'était encore quelque chose d'extrêmement récent.、Mm -hmm. C'était pas le phénomène mondial qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'était gros, mais pas au temps、ouais, aujourd'hui. Exactement. En 1996, Pink Floyd est intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame à New York. Tiens donc,、mm -hmm. surprenant.、Mm -hmm. <rire> <rire> Un groupe rock qui est intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame. On n'en revient pas.、Oui. <rire> en effet.、Euh, et pour terminer、euh, cette journée, bien, en 2008,、euh, ça marque、euh, le début de la tournée du groupe The Police. C'était en Australie.、Euh, donc, tournée r é u n i o n de formation, qui avait promis tant et qui a donné tellement peu, finalement. Oui. <rire> Euh, écoute, on va justement aller entendre、euh, une pièce tirée de ce premier album de Led Zeppelin, un album absolument révolutionnaire et,、euh, sur lequel, ben, on va écouter une pièce qui a vraiment fait école, la pièce Communication Breakdown. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e sur les ondes de la Radio Campus, c'est fou! 89.FM! d a v e y Van Halen avec Hot 4 Teacher, un classique tiré du non moins classique album 1984. C'est Paru bien sûr en 1984, et juste avant ça, on a entendu Led Zeppelin avec Communication Breakdown. C'est une pièce qui a fait école,、hein? on l'a、euh, cloné euh, des centaines de milliers de fois, cette pièce, dans plein d'innombrables groupes、euh, mm -hmm. heavy metal. Et ça, ça vient du premier album homonyme révolutionnaire de Led、euh, Zeppelin qui est paru il y a exactement、euh, 43 ans cette semaine,、euh, 44 ans plus tôt. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compagnie de Simon f i t z b y et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant aux éphémérides du 18 janvier. Est... En effet, nous débutons le 18 janvier en 1964 avec les Beatles qui font leur e n t r é e au palmarès américain pour la toute première fois avec la b i è c e I Want to Hold Your Hand qui se, classe, qui se classe, oui, à la 45e position de ce palmarès. Excellente pièce de pop,、euh, évidemment, ben, ça s'est retrouvé au numéro un. Les Beatles attendaient après ça d'avoir un premier numéro un pour aller aux États-Unis parce que il était un peu frideux, hein.、Euh... Rapport à, à, au succès américain. Il、mm -hmm. euh, y a déjà、ouais. des vedettes qui étaient allées、euh, aux États-Unis et qui.、Euh, des vedettes, des grosses vedettes là, en Angleterre qui étaient allées là-bas et qui s'étaient plantées, qui étaient revenues ça, et q u i par la suite leur carrière en Angleterre avait p é r i c u i t é exact. Mais ça a été une, une très, très, très bonne décision d'affaire s pour、mm -hmm. eux、euh, et ça, ça a vraiment très, très bien fonctionné aussi. C'est une belle façon de se faire connaître quand on a、euh, des, ces cinq pièces qui étaient une à côté de l'autre dans le p a n n e a Ah, mm -hmm. C'est assez,、oui. assez particulier. <rire> en 1969, Pete Best remporte une poursuite en diffamation contre les Beatles suite à la publication d'une interview dans Playboy en 1965 où John et Ringo avaient alors affirmé que Ringo remplaçait Pete lorsque celui-ci était incapable de jouer à cause de cons consommation de drogue à l'époque d a m b o u r Il demandait 8 millions de dollars mais a reçu beaucoup moins d'argent et on ne sait pas en fait combien il a reçu. C'est La part du groupe. C'est pas très intelligent de la part de, <rire> de Johnny、e. Reed. Non, non, non, c'est assez <rire> ordinaire, mais il faut dire que les, les journalistes s'amusaient le à écrire à peu près n'importe quoi、oui. sur les Beatles,、mm -hmm. malheureusement. En 1973, Pink Floyd débute l'enregistrement de Dark Side of the Moon. Oui, et on voit ça dans le film、euh, Live à Pompéi de Pink、mm -hmm, Floyd.、Oui. Très, très, très bon film.、Oui, oui. C'est un, un film fantastique, ça. Euh, on les voit qui d é b u t e、euh, l'enregistrement de cet album qui est un des plus grands de tous les temps, de toute l'histoire du rock. a h、oh, oui. En、euh, 1974, la formation Bad Company,、euh, groupe au sein duquel se retrouvent Paul Rogers et Simon Kirk, oui, de Free, Mark Rolfe de、euh, Matt and Mick, Ma c'est Mick Rolfe. Mick Rolfe, oui. oui.、Euh, membre de Matt the Hoople ainsi que Buzz Burrell de King Crimson, eh bien, c'est le début de cette formation-là.、Oui. Le 18 janvier 1974. Tout à fait. C'est un groupe qui. Euh, euh, ben, un super groupe, premièrement. On le ouais, voit, ouais, là, ouais. parce que c'était des membres de groupe déjà assez établis.、Euh, D'ailleurs, b o s b u r r o u g h est drôle parce que c'était le, le chanteur-bassiste de King Crimson. Ben, dans Bad Company,、mm -hmm. euh, il chantait pas, <rire> Ben, évidemment, quand on a Paul Rogers dans le groupe, c'est compréhensible, là. On... On se tait. Oui, donc on peut y laisser <rire> la place facilement.、Euh, mais c'est ça, c'est un super groupe qui a eu、euh, beaucoup de, de, de succès, qui a pondu、euh, d'innombrables, b en d'innombrables, en tout cas plusieurs classiques、euh, du rock. Euh, mais euh, à part le premier album, là, le deuxième n'est pas si mal aussi, là, mais après ça, là, ça s'en va en, Ça se perd. Oh oui, ça empire <rire> d'album en album. C'est dommage. <rire> oui, vraiment. Uh, 1960, en 1989, plutôt, les Rolling Stones sont intronisés au Rock'n'Roll Hall of Fame avec Dion ainsi que Otis Redding et Stevie Wonder. Ben oui, un autre groupe de rock intronisé ouais, au Rock'n'Roll Hall of Fame. C'est spécial. Dans les premières années, ouais, on, ça, avait pas choix. Ouais, puis on faisait du rattrapage. C'était quoi C'était les Beatles en, 80, en 88,、mmh. les Rolling Stones en 89.、Mmh. Là-dessus, il y avait eu aussi Chuck Berry,、mmh. euh, euh, Body Guy, Little Richard. Little Richard. Ils ont tous été intronisés comme les premières années.、Mmh. Et je pense qu'à un moment donné,、euh, les, les, fond les fondateurs ont comme regardé ce qu'ils avaient fait et ils ont dit Oup, on u o est peut-être allé un peu vite pour tous les introniser d'un coup. Mais c'est quand même tout à fait ridicule qu'on aille introniser Madonna et que Deep Purple ne soit pas encore là. là.、Mm -hmm. ouais. C'est grotesque. Ça fait partie pour avoir ce complot-là. Commençons par les, les, groupes, les vrais groupes de rock, les vrais artistes de rock qui ne sont pas là. Avant de commencer à essayer de rentrer des rappers, alors que ça n'a même pas, pas d'allure. Kenny Rogers, l'autre fois, d'ailleurs, signifiait qu'il n'était toujours pas membre du Rock'n'Roll All-State. Il disait, j'ai été intronisé à Nashville, mais je ne suis pas au Rock'n'Roll a、enfin, l f a m Mais t'es Kenny Rogers. Ben, c'est ça, t'es Kenny Rogers.、Euh, t'es un chanteur de country, t'es associé au country. C'est normal.、Là. Et il faut, faut souligner que Kenny Rogers a choisi le country parce qu'il a été musicien rock'n'roll, il a été musicien jazz. C'est un pas pire musicien dans tous les styles,、mm -hmm. mais il a choisi de faire du country. Oui, c'est ça. Le reste, c'est à Nashville. <rire>、ah oui. Tout comme Donna Summer faisait du disco.、Mm -hmm. disco, c'est pas du rock, ça. Au、ouais, contraire,、ouais. euh, dans les années 70, là, les, les amateurs de rock détestaient profondément, viscéralement, le disco,、euh, qu'ils voyaient comme une forme de pop extrêmement、euh, quétaine et méprisable. Et là, on en est rendu à introniser une chanteuse de disco、euh, au Rock'n'Roll Hall of Fame. C'est complètement grotesque.、Mm. Eh bien, Euh, le... <rire> que dire de ces l u t r e notre blast hebdomadaire、euh, du Rock'n'Roll Hall of a m e、euh, 1991, trois fans d'Ace City -ci sont écrasés lors d'un concert du groupe à Salt Lake City après que la foule ait décidé de sprinter vers la scène, bien sûr, puisque. On n'avait pas de place à signer. o、oui. u ça, ça, ça, a été une très, très mauvaise chose. Malheureusement, des choses qui sont arrivées à plusieurs reprises dans l'histoire du rock, ce, ce genre de t r u c Et, u、euh, n journal de, de, de, de Salt Lake City avait été particulièrement vil, h i n suite à cet incident-là,、euh, Brian Johnson était très, très fâché parce que on avait publié une photo de lui en première page alors qu'il éclatait de rire. Comme s'il si avait trouvé ça très, très, très drôle que des、euh, gens se tuent. Et, e、euh, u Il était tout à fait révolté.、Euh, je ne sais pas s'il l poursuivait à l'époque, mais il l'expliquait dans un documentaire que, à quel point ça l'avait fâché、euh, qu'il avait trouvé ça bas de la part des de journalistes, du un, journal. C'est un peu ridicule, en effet. Et nous terminerons cette journée du 18 janvier en 1991. Alors,、euh, toujours, en fait, à cette journée du, de, de, du 18 janvier 1991, alors qu'on souligne le début du、euh, festival Rock i n Rio. Oui, la première, première édition.、Hein. Ouais. Euh, la deuxième a eu lieu, je pense, en 2000. 2000 ou 2001 Non, c'est 2000.、Euh, oui, je pense que c'est 2000. Euh, mais euh, là, de, depuis, depuis ce temps-là, c'est rendu、oh, un événement、oui. euh, oh. annuel.、Ouais. On peut、ouais. d'ailleurs,、euh, je ne sais pas si ça va être en, probablement encore cette année, vous pouvez voir ça sur YouTube.、Mm -hmm. On fait des diffusions en direct de, de toutes les scènes. C'est assez, assez intéressant.、Ouais. On n'est plus obligé de payer 30 pour voir un concert. C'est gratuit.、Ouais. C'est intéressant. Ce qui nous amène à la journée du 19 janvier, donc, 19 janvier 1939, plus tôt, on débute avec la naissance de Phil Everly, des Everly Brothers, bien oui, sûr. Oui, c'est, un des deux frères Everly,、euh, qui composait ce groupe qui a été、euh, très, très, très, très influent, Oui. Euh, q sont juste... plus connus d'ailleurs pour leur reprise que pour leur pièce originale. Oui. Ils ont écrit des, des, des, bonnes pièces, mais qui ont été améliorées par les groupes qu'ils e ont repris. En、ah, 1943, c'est la naissance de la grande dame du rock, j a n i s Joplin. Donc, et il, du blues aussi.、Hein? Oui, oui, oui, oui, elle fait, oui. Elle avait une très, très bonne voix、oui. de blues, d'ailleurs.、Mm -hmm. Cet après-midi, je présente un groupe obscur,、euh, un groupe écossais, anglais,、euh, qui s'appelle、euh, Stone the Crows.、Mm -hmm. Et la chanteuse, c'était vraiment la j a n i s Joplin anglaise. Même genre de voix, même、euh, soul.、Ah, tu vois,、euh, faudrait il faudrait、euh, que, que j'écoute ça, parce que、oui. je, je, je connais seulement de nom,、mm -hmm. cette formation-là. Donc, je pourrais. L'entendre, ce s i、oui. t intéressant. En 1971, lors,、euh, lors du、euh, procès pour meurtre de Charles Manson,、euh, la poursuite fait jouer la pièce Elter Skelter des Beatles,、euh, les mots Elter Skelter euh, qui、euh, avaient été écrits、euh, sur le lieu d'un meurtre commis par Charles Manson.、Oui. C'était C'était une technique, en fait, il appelait ça la technique Alter s c e l t e r c'est-à-dire de mettre,、euh, mettre la pagaille et de, de s'enfuir par la、ouais, suite. Mais lui, il voyait ça, Alter s c e l t e r il voyait ça comme la troisième guerre. Oui,、ouais, c'est un peu confus,、ouais. mais c est, c est, il、ouais, était cette t e c h n i On est dans le domaine de la folie. Là,、oui. On dit qu'il é c o u t a i la pièce sur l'album-là assez pour passer au travers là, du disque,、mm -hmm. euh, avec son église. Oui, lui, assez il entendait des, des messages. Il considérait que l e s Beatles étaient quatre anges descendus du ciel et qui communiquaient avec lui, directement avec lui. Lui avec、euh, par leur chanson. C'est un peu spécial.、Ouais. Oui, c'est.、Euh, euh... Alors, k e l t o r Skelter, dans le fond,、euh, c'est le nom des montagnes russes、euh, oui. en Angleterre. Exactement. C'est un manège. Exactement. C'est tout simplement ça. En 1980, l'album The Wall de Pink Floyd débute une série de 15 semaines consécutives au numéro 1 des palmarès des ventes, bien、mm -hmm. sûr. Et c'est surtout attribué à la pièce Another b r e a k i n the Wall Part II qui a été、euh, fort populaire. Oui. m a i aussi, Pink Floyd était un nom gigantiste. u i À la oui, fin des、sûr. années 70, là, les deux plus gros noms dans le monde du rock, c é t a i t Pink Floyd et Led Zeppelin. En effet,、mm. en effet, oui. Il avait réussi à se hisser en fait, d'un groupe、euh, très, très chant gauche à quelque chose d'extrêmement、oui. commercial. C'est quelque chose qu'on n'a jamais revu, je、oui. pense,、euh, de nos jours. Et, et partout dans le monde,、euh, oui. il y avait Genesis aussi qui était très, très, très puissamment populaire,、oui. mais ici au Québec. Oui, en effet. C'est vrai. Très bon groupe aussi. m Aller i s a jusqu'à 1978. Alors, en 1988, Metal et c l d é b u t e l'enregistrement de leur quatrième album, Justice Fall, bien sûr, qui.、Euh, qui, selon plusieurs, est aussi le dernier bon q u i l s o n t Oui,、ouais, c'est le dernier bon album qu'ils ont fait pour, la, pour les fans, les vrais fans de、ouais. Metal l i c a o u d Les fans de Metal. Oui,、ouais. ouais, exactement. Ouais, c e s e u x qui, qui les viennent les des vrais vrais de Metal. e s vrais amateurs de Metal.、Ouais, ouais, Parce que、jeu. les vrais amateurs de Metal n'aiment pas ça, le, le Black Album,、là. non, non. l l tu disais, on le voyait dans le, dans le documentaire là, de Sam Don, Metal Evolution,、mm -hmm, euh, mm -hmm. dans la portion, le chapitre sur le thrash, il y a plein de monde là, qui, qui vomissent sur.、Euh, Avec raison, avec、oui. raison qui,、oui. qui vomissent, en fait, sur tout ce que Metallica ont fait depuis 1989, là, pratiquement. Ou même, il y a des gens qui trouvent que l'album Injustice for All est trop,、euh, est trop pop, d'une certaine façon, entre autres avec la pièce、euh, One, qui a été faite en vidéoclip aussi. Donc, c'est un ouais, peu comme genre le de trahison. C'est、ouais. euh, en élimination Grammys, malgré、mm -hmm. qu'il ait été battu par、euh, Jetro Tall.、Ouais. C'est très drôle. Ça, c'était ridicule. <rire> c'est une autre histoire. <rire>、euh, mais il y a des gens comme toi, t'aimes mieux aussi、euh, l'album q u e s t e qu'elle a m e n t e en fait.、Euh, C est, c est, c est, oui, l l e u du u r o parce du, que c'est un album absolument révolutionnaire. Ouais, ouais, il s'est p diffusé, là, vrai, là、ouais. mais il était vraiment révolutionnaire. Moi, je l'ai connu, là, j'étais, j'étais jeune, j'étais au cégep, là, lorsque ça a sorti. c'était... Incroyablement puissant, là. C'était jamais entendu, ça, là. Ah, c'est vraiment très, très intéressant. C'est un、mm -hmm. album à découvrir et à、ouais, redécouvrir. Tout à fait. Mais lorsqu'on voit dans le documentaire Lost e r i c h qui vient dire que、euh, c'était une évolution, l'album noir, l e p l u t ô qu'il y ait du monde, là. Il disait, on pouvait pas faire un autre Injustice for All, pis continuer à faire du trash, parce que ça se répète, p u h c'est ça qu'il disait. Il disait que ça se répète, et Kerry King de Slayer disait, si ça se répète, je vois pas comment, on... pourquoi nous autres aussi, on a été capable de faire même plus d'albums qu'eux autres. À la limite, puis avoir quelque chose de différent à offrir au public à chaque fois. Il y a raison sur un point, c'est que le thrash, c'est vrai que c'est un style de musique très limité. Ça, ça tourne en rond. Sauf qu'il y a d'autres moyens d'évoluer.、Euh, Metallica n'ont pas évolué, ils sont devenus un groupe de rock FM.、Mm -hmm. ça, c'est pas une évolution.、Là. Exactement. Il aurait pu aller jouer dans des branches différentes tout en restant, o、oh oui. euh... Tu sais, on l'a vu, l e métal a extrêmement évolué, là, depuis 20 ans, là. o、oui. u、euh, on, on a vu des groupes qui sont arrivés avec des idées vraiment,、euh, très intéressantes et qui ont, ont, contribué. Parce que le métal d'aujourd'hui est très différent de celui de, de, de, d i l y a 20 ans. C'est vrai que le trash était très, très enfermé dans s e s f o r m u l e s c e s t à、oui. d i r e D'aller vite, de faire des riffs et des solos、Exactement. et si tu e u x Exactement. Oui. C est, c est, et, et en même temps, il ne faut pas nécessairement essayer de le réinventer comme ils o n t fait avec Saint Anger. c e s t un peu une technique. Ils essayaient de se réinventer, eux, mais de réinventer leur style métal en, en, en faisant une musique vraiment très, très mauvaise.、Oh、oui, très mauvaise. Carrément.、Mm. Tu nous amènes、euh, cette fois-ci, après cette, cette petite montée de lait, à l'année 1998 euh, où euh, nous s o u v e n i o n s le décès de Carl Perkins, un pionnier du rockabilly qui a entre autres été populaire avec sa pièce Blue Sweat Shoes. Oui, malheureusement, popularisée n c o r e plus par Elvis. Oui, exactement. Elvis qui a profité、euh, de la convalescence hein, de Carl、mm -hmm. Perkins pour、oui. rendre cette pièce-là extrêmement populaire. En 2000, le Bureau national de tourisme britannique empêche Liverpool d'afficher un panneau sur lequel il est écrit、euh, Liverpool, lieu de naissance des Beatles, près de l'autoroute parce qu'on avait peur que ce soit une distraction pour les conducteurs. C'est particulier. Oui, peut-être qu'on le mettait trop proche de la sortie de Liverpool, je ne sais pas. Des fois,、euh, si, si on le met assez loin pour que les gens aient le temps de se préparer à sortir. C'est si... le but d'un panneau, non? Mais si on le met trop proche, par contre, ça peut causer des accidents.、Ah, voilà. Les gens qui font des changements de voie.、Euh, et... Je sais pas. En plus, eux autres conduisent de l'autre côté, donc ça, ça, on, on tombe dans un, un monde totalement différent. En <rire> <rire> 2006, cette fois-ci, c'est le décès de Wilson Pickett, pionnier du sol u et du RB. Lui a, su, a succombé, d i s à une crise cardiaque. C'était donc le 19 janvier 2006. 19 janvier 2007, cette fois-ci, c'est le décès de Danny Doherty, membre des Mamas and the Papas. Et lui est décédé d'une insuffisance rénale quelques temps après s'être fait opérer à la horte. Donc, il n allait pas très bien. Non, non, effectivement. Une grosse journée de décès, d'ailleurs, pour le monde de la musique. Le 20 janvier, finalement, pour terminer cette semaine. Dernière journée de la semaine. Oui, semaine du、oui. 14 au 20 janvier,、euh, ben, on, on est en 2013 aujourd'hui, mais en 1945, c'est la naissance d'Eric Stewart du groupe Tennessee c、mmh. Et, fait, et nous avons également, dis-je, en 1952, la naissance de Stanley Harvey Eason, mieux connu sous le nom de Paul Stanley. Bien oui, bien oui. Ancien chauffeur、ça. de taxi qui,、euh, qui est devenu chanteur légendaire.、Euh, C'est Ace qui、euh, conduisait un taxi. Ah, moi j'avais vu un documentaire où il disait qu'il qu faisait du taxi、ah, ouais? le jour et qu'il jouait du rock la nuit.、Ah, parce, que, parce que Ace était、euh, chauffeur de taxi、euh, ah, pendant、ah, un petit、ça. bout de temps. Peut-être une confusion. Là, je vérifie. r Oui. o u i il va sortir sa biographie, Ça va être le dernier à sortir sa biographie. Paul Stanley, o u i probablement dans la prochaine année. Et Gene Simmons risque d'en réécrire une autre aussi.、Ben、là, ce serait sa troisième, là. Ce serait、ouais. assez ridicule. Il v i t tellement légendaire. Mais,、euh, <rire> euh, j'ai décidé que j'allais lire la biographie de Gene, l a p r o c h a i n e dans les prochaines semaines,、euh, euh, parce que là, après avoir lu Ace, qui,、euh, j'ai beaucoup aimé son livre, Ace, mais、euh, j'ai encore préféré celui de Peter. Euh, là, ça me donne le goût de lire celui de, de Gene. Et,、euh, éventuellement, on va en v o i r la version de, de, Stanley, de Paul Stanley. Ah, ça va être intéressant. Qui a été beaucoup épargné dans la biographie de,、ah、Ace、ouais? Freely. e、euh, u Ace v a r l o p a i t e、euh, totalement. Jane. j a n v o p a i t plus à Gene. Mais, i l était assez, assez gentil avec,、euh, Paul Stanley. Peter Griss, il varlope,、euh, ben, je dirais, il varlope plus Gene, mais、euh, il est pas tendre envers, envers Paul Stanley. Vraiment pas. Eh bien. J'ai hâte de décider de la dé <rire> <de> biographie. <rire>、uh, 1900, euh, 1960, euh, rendu, oui, en 1960,、oui. voilà, alors qu'Elvis Presley est promu sergent au sein de l'armée américaine.、Ah. Et b i、uh, e qu'est-ce qu'il avait fait pour. Euh, ton jean、euh, Jeep.、Uh, en <rire>、uh, 1964, Meet the Beatles est présenté ou est plutôt lancé aux États-Unis.、Mm -hmm. euh, tu, ah, tu disais que c'était un album assez rare, hein?、Uh. Oui, quand même assez difficile à trouver. Ben, s i l y a eu l'édition canadienne aussi qui, e h e Beatles Mania, Mania with the Beatles?、Euh, oui. moi, j'avais vu que c'était, c'était, des copies qui étaient quand même assez difficiles à trouver. e t me, the Beatles, c'est qu'il y a des versions mono et ça a été mis en stéréo assez rapidement parce qu'aux États-Unis, on était beaucoup plus, e、euh, approché, rapproché de c e u i q u i ben, il y a eu une、crois. confusion aussi avec les compagnies de disques, i l、euh, y a VJ qui, au début,、euh, avait les aussi, ouais, les euh, des, euh, c'était des albums des Beatles. Oui, en、ouais. effet aussi qui jouaient là-dessus. En effet, je n'avais pas pensé à ça. Très bien. En 1965, dis-je, nous avons le décès d'Alan Freed, bien sûr, qui a donné son nom ici e ses lettres de noblesse. C'est génial, Alors, quand même, comme nom rock'n'roll. Oui, q、oh, u、ouais. e <rire> n d o il pense, c'est assez intéressant. En 1970, John et Yoko se coupent les cheveux afin de célébrer l'an 1 de la paix. On avait décidé que c'était l'an 1. Oui,、ouais. simplement. On ne sait pas pourquoi. Non. Ils n'ont pas expliqué.、Hein? Non,、euh, jamais. Ça, ça, ça, c'est assez ridicule. Il faut, faudrait, faudrait vraiment.、Bon, c'est、euh... un triple. Ça, ça, ça leur a passé par la tête et bon, c'est l'an 1. Oui, exactement. Simplement. <rire> en 1973, Jerry Lee Lewis, alors qu'il doit donner un concert au Grand Ole Opry,、euh, se fait demander、euh, par les propriétaires de la salle de s'en tenir au country.、Euh, mais il en fait tout autre, effectivement.、Euh, Jerry Lee Lewis joue、uh, Great Balls on Fire ainsi que Lot of Shaking Going On. Euh, qui, euh, donc, euh, Avant de quitter la scène, d il t i déclare Je suis le roi des chanteurs rock'n'roll, country et western ainsi que du blues,、euh, tout en、euh, lâchant quelques insanités au passage. <rire> quelques sacres. On connaît très bien Jerry <rire> Lee w i s pour sa vie r o c k a r o l e s q u e <rire> e、euh, n 1982, bien, parlant d'un type、euh, rocambolesque, passons à un autre, puisque pendant un c o n c e r t à Desi Osborne,、eh、un fan lance une chauve-souris inconsciente sur la scène. Pendant que celle-ci, pensant plutôt que celle-ci est fausse,、euh, Osborne,、euh, prend, la prend et arrache、euh, la tête, bien sûr, à l'aide de ses dents. Il a ensuite été emmené à l'hôpital pour recevoir une piqûre contre la rage. Oui, c'est que, quelque chose de très douloureux, des piqûres anti-rabiques, C'est comme, c'est équivaut à se faire injecter Des balles de golf.、Bon, ouais, c'est quelque chose de complètement stupide, <rire> complètement imbécile、euh, de la part d'Asie o s b o r n e Dès lors que mais... j'avais appris cette histoire-là, je ne te croyais pas. Je me disais,、oh, non, non, ça ne se peut pas. Quelqu'un e s t pas assez idiot p o <rire> f a i t quelque chose comme ça. Et les gens qui se demandent pourquoi une chauve-souris ou comment ça, il faut, faut rappeler que ça devait être dans un stade, dans un aréna, aréna ça donnait、oui. ce concert-là.、Oui. À ce moment-là, q n d on va d e u c'est ça, é t a i t dans des a r é n a s Il y a beaucoup d'endroits où les, les, les, ces animaux-là vont aller se cacher pendant. Pendant le、Ou、jour, ça peut être un fan tout simplement qui l'a emmené. Oui, là, qui, oui Madrid, sûr, ça aurait été un peu spécial, par contre, mais c'est possible, c'est fort possible. o u absolument,、probable. absolument. Euh, et ça, ça, ça a quand même relancé, si on veut, la carrière de z e o s Burn e d'une certaine façon. Il calait déjà très bien.、Là. Oui, oui, oui. Mais ça l a a i d é à rester. C'est devenu quelqu'un dans le monde、euh, à l'extérieur de ses fans, c'est-à-dire, ça faisait les premières pages des journaux. Ça, oui. Ça, ça... oui, ça a contribué à en faire encore là une marque、euh, de commerce collée、euh, par monsieur, madame, tout le monde. Il、oui. a continué à arracher des têtes de chauves-souris en plastique cette fois-là à certains,、euh, certains événements. Je sais qu'il avait fait ça aussi、euh, lors d'une rencontre avec des exécutifs. 私 Euh, D'une étiquette、ouais. de disque, il avait sorti, je pense, d'un pigeon, une colombe. Oui, il aurait eu et... deux colombes en d e s o u s e ses bras et、euh, ils les avaient l a i s s é s s'envoler, i l en a ramassé une, il aurait arraché la tête Oui, oui,、ouais, pour ça. Les...、Ouais. En fait, tu sais, les, les, les colombes, c'est les seuls animaux, je crois, que si tu leur mets le pouce dans, sur la tête, ils vont se rentrer la tête complètement à l'intérieur du corps. C'est un peu pourquoi les magiciens souvent font des trucs de magie avec les colombes où、ouais. ils arracheraient la, la tête. Où...、Ouais. C'est justement un, un réflexe de, de l'oiseau. Et probablement q u Osborne était au courant de ça. Il l'a utilisé à bon escient. Sauf qu'il a arraché la tête pour de vrai.、Ouais. Il avait du sang dans tout. <rire> Quel idiot. Oui, en effet. En、euh, 1988, les Beach Boys, les Beatles, les Drifters, Bob Dylan et les Supremes sont intronisés au Rock'n'Roll Hall of Fame. Donc, les Beach dit, Boys, les est... Beatles,、euh, Bob Dylan, Drifters, Supremes. Bon, écoute.、Euh, Ah, ils ont marqué le,、oui. le, le, les maisons、oui. de disques les, également. Les, les débuts, là, mais... Ils ont été,、euh, entre autres, les Supremes. C'est une des raisons. En fait, c'est la seule raison pourquoi Motown a fait de la musique pendant si longtemps. Parce qu'au、ah、début,、oui. c'était leur seul gros nom. Et, et c'est vrai que même les Who reprenaient des pièces des Supremes à、mm. leur début. Les Beatles aussi. En, en effet,、Ponsman. oui, oui c'est ça. Donc, ça, ça, ça a beaucoup influencé. En 1998, Alice Nutter, du membre groupe pop-rock Chumba Wumba. Eh、oh. oui. Affirme plutôt à, à l'émission Politically Incorrect de m i l l n e h u r s que son groupe appuie les pirates anarchistes qui volent leur album sur Internet. En réponse, Virgin retire les copies de ses dix albums de ses Megastores. <rire> Mais pourtant, ce sont d'une certaine façon les pirates anarchistes qui ont gagné puisque tu vois, cette semaine, c'était、euh, le Megastore de Virgin sur les Champs-Élysées qui、oui. annonçait sa fermeture et HMV également qui se d i r i g e a i t v e r s fait faillite. En... C'est、ouais. ce qu'on m'a dit. Mais... C'est fort,、euh, fort dommage. Heureusement,、euh, au Canada,、euh, pour ce qui est de la chaîne HMV, on, on semblerait、euh, s'en sauver puisque ça a, ça, autre, se、euh, ça a été racheté par une autre compagnie. Ça va quand même bien. Si on va dans un magasin de disques,、euh, c'est quand même correct. Ça,、mm -hmm. ça, ça se passe bien. On dirait. Cas, bah, moi, personnellement, cette... je, je trouve qu'il est très important qu'on continue à avoir des magasins de disques,、mm -hmm. mais. Il faut Se rendre à l'évidence qu'il y a de moins en moins de gens qui en achètent. Oui, il faudrait peut-être.、Euh, C'est qu'on a le choix, en fait, il y a deux choix qui s'offrent à, à nous quand on est un vendeur de disques, mais d'une certaine façon, d'aller vraiment dans le, le, le, le, le grand public, le commercial, ou de se spécialiser. Malheureusement, la tendance est beaucoup plus à, au, au grand public commercial、euh, pour essayer d'utiliser ce plan d'affaires-là qui est, est peut-être bon pour avoir une grosse chaîne, mais pour les petits magasins, spécialisez-vous, on va aller vous voir. <rire> qui nous amène à l'année 1999, alors que nous、euh, n o u soulignons s le décès oui, de Bill、Ab、Alba. Al Alba? Alba.、Oui. Alba. Euh, donc, batteur des、uh, Lemon Pipers, qui est un groupe de Bubblegum Pop, là,、oui. qui, qui ont connu un g r u c Pop-rock, seul...、euh, je les ai présentés、euh, l'année dernière、euh, mm. lors d'une chronique là, sur les groupes obscurs, bien sûr.、Euh, c'était leur album Green Tambourine. Oui,、pensé. ça, c'était leur gros, était, gros, gros、ouais, succès. C'était leur gros succès、ouais. à l'époque. Et nous terminons avec en 2002,、euh, le 20 janvier 2002, oui, la réédition de la pièce My Sweet Lord place George Harrison au top des palmarès britanniques à titre posthume. Oui, réédition、euh, vraiment ratée, par exemple. C'est vraiment、mmh. pas bon.、Euh, oui. C'est une mauvaise, très très mauvaise version. version. Et je vous rappelle que Simon anime deux émissions sur nos ondes. Deux émissions. Qu'est-ce que je raconte là? Une seule. Une cette seule. Aussi. Donc,、euh, oui. album classique. Mais、euh, tu es aussi chroniqueur dans l'émission du matin. Il est lundi matin, assemblage r é q u i t Exactement. 7h30 le matin, la、oui. chronique. Si mon humeur、euh, vous déplaît,、ah. c'est une.、Euh, ça fait un clin d'œil、euh, aux articles, aux chroniques plutôt que j'écris également dans le Zone Campus. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Simon. Merci. Midi 17. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Aléa Lafave, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, comme nous sommes le troisième vendredi du mois, je vous présente le traditionnel spécial 3 pour 1 Rock Classic et cela pour、euh, la première fois en 2013. On va donc entendre tout au long De l'après-midi, des blocs de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe qui représente、euh, certains, pas mal des styles、euh, de musique associés, regroupés sous la grande b a n i è r e c l a s s i q u e On va entendre entre autres des artistes des groupes comme、euh, Paul Butterfield Blues Band,、euh, Blood, Sweat and Tears,、euh, Bob Dylan, Iron Butterfly, Ted Nugent, Soundgarden.、Euh, Scorpions, ACDC, Frank Zappa. Je vais aussi vous présenter en grande exclusivité ici, assez fou,、euh, le tout nouvel album de Voivon, Target Earth. Et en outre, je vais vous faire tourner une face,、euh, complète d'un album véné de classique paru il y a 40 ans, soit The Six Wives of Henry VIII de Rick Wakeman. Et je vais vous parler d'un groupe en dé très obscur du début des années 70. En fait, ils sont originaires d'Écosse. Je parle de Stone the Crows,、euh, qui ont été managés par le gérant de Led Zeppelin, Peter Grant. Groupe qui a connu un destin tragique, malheureusement. Mais d'abord, on va débuter ce 3 pour 1 en très grande force avec l'autoproclamé plus grand groupe de rock'n'roll au monde, les Rolling Stones. Jumping Jack Flash, vous êtes à l'antenne de la radio Campus, la station des m é d e c i n de l i l e t la seule, la seule à diffuser du vrai, de vrai rock'n'roll rivière. C'est fou! 8 9 i n f e r m e s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 Le service aux étudiants offrira le 21 janvier prochain un atelier de gestion du stress. L'activité a pour but d'aider les étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières à composer avec les exigences difficiles de leurs études, telles que les travaux à remettre, les examens, les stages, la fatigue, ainsi que le manque d'argent et de temps. Le lieu de l'événement reste encore à confirmer. Les personnes intéressées à participer à l'atelier doivent s'inscrire via le site Internet du service aux étudiants au uqtr.ca.ca. s s s a e p p r è d u n n i o y h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 フォーカー glass To the good and the evil. Play deep to the sword of the earth. Say a prayer for the common f o o t soldier. Spare a heart for his back breaking work. Say a prayer for his wife and his children. Burn the fires and who still kill the earth. This crowd, a swirling mass of g r e y and black and white, they don't look real to me. In fact, they look He's leading with y c a n c e s i n s t e We're b o r f r the stay of home brokers. If the odds g a the s t r e n g h t b show, a d we're r a i e d in grace to the crabbers. Show s t h cancer of polio. This crowd, squirting this mess of greens with black and white, they don't look real to me. Oh don't they look they Salt of the Earth. Pièce qui clôture un de leurs albums classiques, un de leurs nombreux albums classiques, Beggar's Banquet de 1968, tout comme le morceau qu'on a entendu juste avant, Straight Cat Blues. Et au début du bloc, on a entendu un autre immense classique des Stones, Jumping Jack Flash. C'est sorti à l'origine en 45 tours en 1968 et on retrouve ce morceau,、euh, entre autres, sur la compilation Through the Past Darkly. et e Le documentaire des Stones,、The、Crossfire Hurricane, devait sortir cette semaine en magasin. Ça n'a pas été le cas. On ne sait pas trop pourquoi.、Euh, il avait été annoncé pour le 15 janvier sur le site de Amazon.、Euh, finalement, il est sorti seulement en Angleterre、euh, et en Europe. On peut toutefois le commander à partir du site officiel des Stones, DVD qui a reçu d'excellentes critiques dans des magazines spécialisés européens.、Euh, je suppose que Ce n'est que partie remise et qu'il va sortir ici éventuellement. C'est un documentaire qui relate les 50 ans des Stones et les previews que j'ai vus donnent vraiment le goût de le voir. Ce film dont le titre fait bien sûr référence au classique Jumpin' Jack Flash. Midi 37, vous êtes à l'émission Rac l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers l'État. Aujourd'hui,、euh, comme nous sommes le troisième vendredi du mois, je vous présente le traditionnel spécial 3 pour 1 r o classique. k c On va donc entendre、euh, tout au long de l a v r a i e m i d i des blocs de trois pièces qui nous viennent d u n s e u l et m ê m e a r t i s t e ou g r o u p e qui représentent certains des styles de musique associés regroupés sous la grande bannière en classique. On va poursuivre avec un peu le blues rock avec、euh, le groupe qui accompagnait Bob Dylan lors du concert historique、euh, du festival de Newport en 1965. メロダウン・エーゼー。 Move, move, move, move, move, move, move, move, move, move, move, move, move, move, move, move, v e move, move, m e move, move, m o e move, m o w n e a s y baby e m o t e m e move, m o w e o v e move, a o y e m o v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 Avec un classique des années 60, One More Heartache, qui ouvre leur troisième album, The Resurrection of Big Boy Crabshaw, qui est paru en 1967. Et ça, c'était précédé de l'instrumental Screamin', qu'on retrouve sur leur premier album homonyme, qui est paru en 1965, tout comme la pièce qu'on a e n t e n d u e au début du bloc, Mellow Down Easy, le Paul Butterfield Blues Band, qui méritait beaucoup plus sa place au Rock and Roll Hall of Fame cette année que Donna Summer, à mon avis.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 Les puristes de la musique folk qui, eux, ils considéraient que cette musique devait uniquement, exclusivement être jouée sur des instruments acoustiques. Bob en a fait fi et il a causé un scandale qui, toutefois, a beaucoup contribué à faire évoluer ce genre par la suite. On va maintenant y aller avec un 3 pour 1 consacré à Dylan lui-même, en commençant avec une pièce révolutionnaire de l'histoire du rock et c'est un de ses plus grands classiques. ウォッチポンタタイム、ユーディレッソ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 But you know, you only used to get juice d in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery t r a m p but now you realize he's not selling anything. As you stand to the vacuum of his eyes and say, Do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel?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 Discover that he really wasn't. wearing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 You're invisible now, you got no secrets to conceal. Early one morning the sun was shining I was laying in bed Wondering if she d changed it all if her hair was still red Her folks they said our lives together Sure was gonna be rough They never did like Mama's homemade dress, Papa's bankbook wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes. Heading up for the East Coast, Lord knows I paid some dues. Getting through, tangled up in blue. She was mad. When we first met, soon to be divorced. I helped her out of a j a m I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, but the green i g it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say, Over、oh, my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Blue. I had a job in the great north woods working as a cook for a spell but I never did like it all that much and one day the axe just fell so I drifted down to New Orleans where、well, lucky with a B employee working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind. And I just grew tangle d up i n blue. She was working in. a topless place and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face and the s p o t l i g h t so clear.、And、later on when the crowd t h i n n e d o u t I was just about to do the same. She was standing there in the back of my chair. I said to me, don't I know your name? I murdered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit, felt a little uneasy when chipping down to tie the laces of my shoes. Blue. She lit a burner on the stove and offered me a pipe. I thought you'd never say hello, she said. You look like a silent type. t h e n she opened up a book of poems and handed it to me. Written by Says you're me. And every one of them words rang true and glowed like fun and cold. o u r i n g off of every page like it was written in my soul. But use to me Street, t basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of h i m died. She had to sell everything she owned and it froze up inside. And when it finally the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on. l I k e a b i r d t h a t f l e w To get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion. Tell me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started. I don't know what t h e y r doing t h the last. Put me I'm still on the road, ahead for another joint. We always confuse, saying we just saw it s o m u c h o f a point of view.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 Connaître ensemble les lundis après-midi de 13h à 14h sur les ondes de C'est Fou 8 9 <rire> On vous y attend! Melon miel et choux Bruxelles, en soleil au ta journée. m i m i m i m i m i m i m i i m i i m i i m i i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 Parlant de réfléchir. Mmh. Mmh. Mmh. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Un de ses très nombreux classiques, Hurricane. On retourne sur l'album Desire de 1976. C'était précédé de Tangle Up in Blue, le morceau qui ouvre son album Blood on the Tracks de 1975, album qui commente un peu. La vie personnelle et sentimentale, quelque peu tumultueuse de Bob à cette époque. Et au début du b l o c on a entendu l'immense classique Like a Rolling Stone. Et ça, s e s t tiré du tout aussi classique album Highway 61 Revisited de 1965. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Annelle Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le traditionnel trois pour un rock classique. On va donc entendre tout au long de l'après-midi des blocs de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. On va maintenant passer au jazz rock avec un des groupes pionniers du genre Blood, Sweat and Tears. Tout à l'heure, on a entendu Like a Rolling Stone de Bob Dylan, classique qui est rehaussé par la partie d'orgue qui était jouée avec brio par Al Cooper qui justement a f o r m é Blood, Sweat and Tears quelques années plus tard, un groupe qui était considéré comme révolutionnaire aux États-Unis à la fin des années 60. On va écouter trois de leurs meilleures pièces en débutant avec un morceau très doux et tout à fait approprié à ce moment-ci de l'année par cette très froide journée d'hiver. Sometimes in winter, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes et s la seule à diffuser du vrai jazz rock à Trois-Rivières. C'est fou! Sometimes in winter, I gaze into the streets and walk through snow and city s l e e p behind your r o o m Sometimes in winter, forgotten memories remember you. Behind the trees with leaves that c r y By the window, once I waited for you, laughing slightly, you would run. Trees alone would shield us in the meadow, making love in the evening sun. Now you're gone, girl, and the lampposts call your name. I can hear them in a spring of frozen rain. Now you're gone, girl, and the times slow down till dawn. It's a cold room, and the walls ask where you've gone.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 Du 28 au 31 janvier 2013 se tiendra la 25e édition du Carnaval étudiant de l'UQTR. Sous le thème Un carnaval en cinémascope, le comité organisateur invite les 25 associations participantes à 4 jours de festivité et de compétition. Pour vous inscrire comme participant ou comme bénévole, venez nous voir au kiosque près de la cafétéria jusqu'au 18 janvier. D'ici là, suivez-nous sur la page Facebook Carnaval étudiant UQTR. Le Carnaval 2013, 25 ans de franche carnavalerie. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Blood, Sweat and Tears avec un de leurs classiques, Lucretia MacEvil, qu'on retrouve sur leur troisième album, tout simplement intitulé Blood, Sweat and Tears 3, paru en 1970. C'était précédé de deux morceaux tirés de leur deuxième disque、euh, homonyme, qui lui est paru en 1969. On a entendu More and More et au début du bloc, on a écouté Sometimes in Winter.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 À diffuser du vrai rock et psychédélique à Trois-Rivières, c'est fou! 89.1 FM! h a k e five. Butterfly avec leur immense classique In Gada da Vida qui donne son titre à leur deuxième album qui est paru en 1968. Et juste avant ça, on a entendu la pièce、uh, Are You Happy? Clôture la f a c e 1 de cet album vénile. Au début du bloc, on a entendu la pièce Possession qui ouvre leur premier disque homonyme qui lui aussi est paru en 1968. On a appris le 21 décembre le décès du bassiste de Iron Butterfly, Lee Darman, o r m n d o qui avait 70 ans et qui, ironiquement, a été retrouvé mort dans sa voiture alors qu'il se rendait à un rendez-vous avec son docteur.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 homme, e x t r ê m e m e n t talentueux en ce qui concerne le rock et dont on écoute tout de suite trois de ses premières oeuvres en commençant par son premier gros canon. Journey to the Center of the Mind. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s et la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 8 9 FM. The pleasures of the journey to the center of the mind. Come along if you care. Come along if you d a r e Take a ride to the land inside of your mind. Beyond the seas of thought. Beyond the realm of what? I'll cross the streams of hopes and dreams where things are really hot Come along if you care Come along if you dare Take a ride to the land inside of your mind But please realize You'll probably be surprised So if you can please understand キャッシュキャ Ted Nugent e t l e s Amboy Dukes, avec le morceau Pony Express、euh, qu'on retrouve sur leur disque Call of the Wild de 1973. C'était précédé des、euh, Amboy Dukes tout court, sans Ted Nugent, mais avec Ted Nugent dans le groupe. Euh, on a entendu Prodigal Man, et、euh, ça, ça vient de leur deuxième album, Migration, de 1969. Et au début du b l o c on a entendu la pièce titre de leur album, Journey to the Center of the Mind, de 1968. 14 à 11.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 Dans une quarantaine de minutes, je vais vous faire tourner une f a c e complète d'un album vénile classique, soit le premier disque en solo du claviériste de Yes, Rick w a i t e m a n l'album d e Six Wives of Henry VIII, paru il y a 40 ans cette semaine. Dans une demi-heure, je vais vous présenter la chronique des groupes obscurs, mettant en vedette les Anglais de Stone the Crows. Pour le moment, on va rester dans la mouvance, de, la mouvance plutôt sudiste avec un jeune groupe canadien qui vient de sortir son quatrième a l b u Mais m c'est son premier sur une étiquette majeure de Sheepdogs、euh, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM! Fish, I knew just what to do when trouble starts. You can't hold it in your mind. My back's、so、already、right、against the wall. I've been humbled like this before. You can't walk on out that door. It's not made t h Ça e s s e m b vraiment beaucoup s o u t r o c k cette pièce instrumentale intitulée Javelina, tirée du quatrième album homonyme de Sheep Dogs, Quatuor de Saskatoon, en Saskatchewan, bien sûr. Et juste avant ça, on a entendu deux, deux autres morceaux tirés de cet album, While We're Young, ainsi que Laid Back, c'est la pièce qui ouvre le disque.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 totally crazy. She was um... She was completely still. It was like a painting of a vase. She just lay there, and the gas traveled fast through the dorsal spine and down and around the anal cavity. Her cranium. Just, it was really great, man. The, the gas. Inflicted her entire spine with the elements of a voluptuous disease. The dream favorite, the <laughs> in <an inside. laughs> <Some more. laughs> baby, hold it <laughs> in the closet. <laughs> baby, get it, then baby, tag it. it. Baby, big for it. I don't think. t a t i o s any station. I r e m e m e r when h quite、uh, as interesting to me. t h a n the Twelfth Station. Laugh and the、oh. It was a little l o u s Tune d a n Too many. Centuries were p l n e I heard r it h and the violent tuna implosion resulted in one long ecstatic,、plant. pure sensation. There's a further e x t i c t i o n started excreting, started excreting. Oh, e x h i l a r a t i n g Bottomless pit. Hey,、yeah. Sheba. Hey,、yeah. Salome. Hey, Venus. e c l i p s in my way. Vessel, every woman is a vessel, is evasive, is aquatic, everyone, silver. the fire.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 C'est raide de cette pièce, Patti Smith, 25th floor, tiré e de son album Easter, c'était son troisième. Il est paru en 1978. Et juste avant ça, on a entendu une autre pièce tirée de ce disque,、uh, Because the Night, qui est probablement son, son plus gros canon en carrière, morceau qu'elle a écrite avec uh, uh, The Boss. Bruce Springsteen lui-même. Et au début du bloc, on a entendu le morceau Poppies tiré de son deuxième album, Radio Ethiopia, de 1976. 14h38.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 Initialement par le chanteur Alex Harvey. Alex Harvey, qui était une véritable icône du rock en Angleterre dans les années 60 et 70. Alex a été très impressionné par la voix de Maggie et par sa fougue et il lui a présenté son frère,、euh, qui était un excellent guitariste de blues et de rock. Ensemble, ils ont formé、euh, un groupe du nom de Kenning Park Ramblers. Qui n'a pas eu vraiment de succès, mais euh, Maggie euh, et euh, Harvey ont eu par la suite, ils ont formé un groupe du nom de Power, pas très terrible comme nom, Power avec lequel ils ont tourné beaucoup. Et ils ont donné de nombreux spectacles, particulièrement sur des bases militaires un peu partout en Europe. Ils ont recruté、euh, d'excellents musiciens en chemin, c'est-à-dire、euh, le chanteur et bassiste、euh, James d e War, le claviériste、euh, Steve Thompson et、euh, le batteur de John Mayo, Colin Allen. C'est à ce moment-là qu'ils se sont fait remarquer par le gérant de Led Zeppelin, Peter Grant, qui les a pris sous son aile et、euh, les a fait changer de nom pour prendre、euh, celui de Stone the Crows,、euh, qui est apparemment une expérience expression écossaise qui signifie、euh, tout simplement on s'en fout, un nom pas tellement avisé à mon avis,、euh, cette association avec Peter Grant aurait dû être gage de succès, mais le groupe,、euh, mais ça, n'a pas été le cas,、euh, malgré un premier album homonyme très solide qui est paru en 1970 et sur lequel、euh, Stone the Crows a p r é s e n t é pour la première fois leur mélange de blues, de soul, de rock,、euh, mais c'est surtout Maggie Bell avec sa voix très puissante et très proche de celle de j a n i s Joplin qui s'est fait remarquer. D'ailleurs, Maggie Bell a toujours été été r euh, c o n n e euh, la Janis Joplin r euh. Britannique. Pas à cause de son mode de vie, mais vie, p l t t tellement de succès, comme je dit. Toujours en 70, ils ont fait paraître intitulé to ô à celui-là «Ode cause succès comme sa mais n'a pas l'ai disque eu un deuxième disque ils de le de je en voix, o j 70, n Law ». sur lequel on retrouvait aussi des choses intéressantes, mais, sur lequel les défauts et les faiblesses ont commencé à, à se préciser pour ce groupe. parce qu'en effet, Stone the Crows avait, beau présenter une chanteuse et un guitariste de grand talent. quand venait le temps de présenter comme ça du matériel original, ils avaient beaucoup de difficultés et on le voit, ils étaient de très bons musiciens, pour faire des reprises très réussies de pièces de blues classiques ou de d'autres artistes de rock. Quand venait le temps d'écrire du matériel original, on se rendait compte qu'il s n'était e n pas tellement doué, s contrairement à Led Zeppelin.、Euh, les membres de Stone the Crows n'étaient tout simplement pas de bons compositeurs,、euh, ce qui fait que leur deuxième album n'a pas non plus marché et ça i n c i t a i t le claviériste、euh, Steve Thompson et le chanteur-bassiste James Dewar à quitter le bateau, ce qui est vraiment v a l h e u r e u x Par contre, James Dewar s'est joint、euh, au groupe du guitariste de Procol Harum,、euh, Robin Trower, avec qui il a connu la gloire plus tard. Donc, c'était une bonne chose pour lui,、euh, Mais malgré ces deux défections, Stone de Crows ont persévéré. Et ils ont recruté Steve Thompson à la basse,、euh, mais lui, il ne chantait pas,、euh, ils ont sorti un troisième album intitulé,、euh, Teenage Licks, c'est par exemple 1971, et c'est un disque que certains connaisseurs considèrent comme le meilleur de la carrière de Stone the Crows,、euh, c'est un album sur lequel ils ont atteint leur plein potentiel. Teenage Licks, c'est un disque beaucoup plus rock que les deux précédents.、Euh, question de vous donner une idée de ce que ça avait l'air, la musique de Stone the Crows, Je vous propose d'aller écouter trois des meilleurs morceaux qu'ils ont enregistrés en carrière. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é n o m a n e s et la seule à diffuser du vrai rock obscur à Toit-Rivière. C'est fou! 89.1 FM. 17。 Ça coupe brutalement. <rire> on vient d'entendre Stone the Crows, groupe écossais très obscur du début des années 70. On vient d'entendre、euh, trois de leurs meilleures pièces en carrière. On vient d'entendre leur lecture、euh, du classique The Ballad of Hollis Brown de Bob Dylan qui é t a i t enregistré en concert à la BBC et qu'on retrouve sur leur album The BBC Sessions Volume 1, 1969-1970. qui est paru en 1999. J'ai fait une erreur,、euh, plus tôt, avant le bloc, lorsque j'ai mentionné que John、euh, McGuinness,、euh, non pas,、euh, j'ai mentionné que Steve Thompson était le claviériste、euh, de Stone the c r o s s Eh bien, non, il s'agit de John McGuinness. Steve Thompson, c'était le bassiste de la deuxième incarnation du groupe, donc, Mea Coolpa. Euh, c'était précédé cette pièce de Ballad of Hollis Brown、euh, de Du morceau Raining in Your Heart qu'on retrouve sur le premier album homonyme de Stone the Crows paru en 1970 et au début du bloc, on a entendu probablement la pièce la plus célèbre. d e Stone o Crows, c'est-à-dire Big Jim Salter, le morceau qui ouvre leur troisième album Teenage Licks de 1971. Malheureusement, après la sortie de ce disque que plusieurs considèrent,、euh, des connaisseurs considèrent comme leur meilleur, une tragédie est survenue puisque le guitariste du groupe Lee Harvey a été électrocuté sur scène pendant un concert à l'université de Swansea et il est décédé.、Euh, sa femme, la chanteuse du groupe Maggie Bell, a bien sûr subi un, un un violent choc nerveux et elle s'en est remise euh, défini, euh, vraiment difficilement. Euh, toutefois, euh, le groupe a persévéré et ils ont recruté un jeune guitariste, celui du groupe、euh, Thunderclap Newman,、euh, Jimmy McAlott, avec qui ils ont sorti un quatrième album en 1972 intitulé Untinious Performance,、euh, qui n'a pas été aussi bien accueilli que son prédécesseur, ce qui a définitivement découragé、euh, les membres De Stone the Crows、euh, qui se sont、euh, finalement séparés par la suite. Jimmy McAulott a été chanceux, lui, puisqu'il a été récupéré par Paul McCartney et il est devenu le guitariste des Wings. Par contre,、euh, pas chanceux d'un autre côté,、euh, c é t a i t un amateur de drogue et il est mort de ça à la fin des années 70. Quant à Maggie Bell, elle a continué à faire de la musique en solo et elle a enregistré plusieurs, plusieurs albums depuis les années 70. J'ai eu la chance. De l'avoir en concert en première partie de ACDC au Forum de Montréal en 1981. Voilà qui complète cette petite présentation de Stone the Crows. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur du début des années 70. Je vais vous présenter la formation anglaise Camel et plus particulièrement leur premier disque qui est paru exactement Euh, un 40 ans en février 1973. C'est donc un rendez-vous. 15h07, dans un moment, je vais o u vous présenter une face complète d'un album vénile classique tout de suite après cette courte pause publicitaire.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 41-110, Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Vous êtes a s s e z Fou pour l'écouter. C'est Fou 89 ans.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 Le 23 janvier 1973, il s'agit ici d'un album concept dont chacun des six titres s'inspire d'une des, des, des six femmes du roi Henri VIII d'Angleterre. concept que Wakeman a développé après avoir lu un livre sur Henri VIII alors qu'il était en tournée avec k i e s aux États-Unis, comme quoi certaines rockstars ne se contentent pas de farfouiller avec des groupies et de boire comme des éponges. Il y en a certains qui trouvent le temps de lire des livres. C'était le cas de Rick Wakeman. Il a donc écrit des mélodies à partir de notes qu'il avait prises et il a commencé l'enregistrement de son album en février 72 jusqu'en octobre de la même année, principalement dans les studios Trident à Londres. Wakeman a eu recours, entre autres, aux autres musiciens de Yes, ainsi qu'à ceux des, des, des Strops. Les Strops qui étaient le groove avec lequel Wakeman jouait avant de se joindre à Yes. Donc, sur The Six Wives of Henry v i i i Euh, Rick a composé une pièce pour décrire,、euh, comme ça, la personnalité de chacune des femmes、euh, d'Henri VIII. On passe、euh, alors de morceaux très acoustiques,、euh, classiques, à des、euh, parties jazz-rock et aussi à des accents médiévaux, bien sûr.、Euh, C'est très bon. Aujourd'hui, on va écouter la f a ç e n en entier de ce disque classique du rock progressif. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule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 C'est 89 ans. On vient d'entendre la f a c e 1 au complet de son premier album solo de Six Wives of Henry VIII, paru il y a exactement 40 ans, le 23 janvier 1973. On vient d'entendre Catherine Howard, sur laquelle on note la participation. de Dave Cousins, des s t r u b s qui est venu jouer, comme ça, du banjo électrique. C'était précédé de Hands of Cleaves, que Wakeman、euh, décrivait lui-même comme、euh, un morceau débridé et jazzé, aux limites du free jazz. Et au début de cette、euh, phase 1, on a entendu le morceau Catherine of Aragon, qui est、euh, rehaussé par、euh, le jeu de base de Chris Squire et la batterie de Bill Bruford. Qui, bien sûr, tous les deux faisaient partie de Yes à l'époque. À l'origine, The Six Wives of Henry VIII devait inclure une composition dédiée au roi h e n r i VIII et être baptisé Henry VIII and His Six Wives, mais faute de place sur le vinyle, cette pièce a été écartée et l'album,、euh, on en a changé le titre tout simplement. Euh, la pochette double intérieure du vinyle présentait Wakeman au milieu de nombreux claviers,、euh, piano acoustique, euh, clavecin, euh, piano électrique, orgamon,、euh, séquenceur,、euh, synthétiseur, mini-moog, mélotron,、euh, oscillateur, ce qui était très impressionnant à l'époque. De nos jours, un seul clavier peut remplacer tous ces appareils-là.、Euh, la photo au recto de la pochette a été、euh, prise au musée de cire de Madame Tussaud à Londres et on peut constater Que les épouses d'Henri VIII n'étaient pas tellement grandes. The Six Wives of Henry VIII a reçu des critiques majoritairement positives des magazines spécialisés et il a atteint la septième position dans les palmarès britanniques et la trentième place du Billboard aux États-Unis. Il a été certifié disque d'or en 1975 par la Recording Industry Association of America et il s'est vendu à 15 millions d'exemplaires dans le monde entier. En 2009,、euh, Rick a interprété、euh, cet album en entier sur scène pour la première fois au château de Hampton Court à l'occasion du 500e anniversaire de l'avènement d'Henri VIII. Voilà. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre face complète d'un album véné de classique. Je vais vous présenter l'album Who Do We Think We Are de Deep Purple paru il y a 40 ans le 26 janvier 1973. C'est donc un rendez-vous.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 ケース de Frank Zappa. Don't e a e yellow snow. Vous êtes à l'antenne de la radio campus. La station des b e l a m a n la seule à d i f f u s e du vrai rock progressive Toirélien. C'est faux. 89.FM. and Wind began to flow under my boots and around my toe. s f r o s s that bit, the ground below、It、was a hundred degrees below zero. And my mama cried. And my mama cried. Don't be a n a u g h t Eskimo. Save your money, don't go to the show. Well, I turned around and I said, o Ho, h、oh. Well, I turned around and I said, Oh, oh. Well, I turned around and I said, Oh, oh. And then a l the lights commenced to glow. And she said, Oh, oh, with a tear in her eye. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Right about that time, people, a fur trapper who was strictly from commercial, strictly commercial. Strictly commercial. had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo <laughs> peekaboo, and he started in the whipping on my favorite baby seal. With a lead filled snowshoe. I said, with a lead l e a d filled snowshoe. Snow He said, peek -a, peek a boo. With a lead l e a d filled snowshoe. Snow He said, peek a boo. Peek -a -boo. He went right upside the head of my favorite baby, s e a like w e n t w h a p with a lead-billed snowshoe and hit him on the nose and he hit him on the fin and he. That got me just about as evil as an Eskimo boy can be. So I bent down and I reached down and I scooped down and I gathered up a generous mitten full of the dead l e l l o w s t The deadly yellow snow from right there where the huskies go. Whereupon I proceeded to take that mitten full of the deadly yellow snow crystals and rub it all into his beady little eyes with a vigorous circular motion, hitherto unknown to the people in this area, but destined to take the place of the mud shark in your mythology. Here it goes now, the circular motion, rub it. Then in a fit of anger, I. I pounced. And I pounced again. Great googly moogly. I jumped up and down the chest of a. I injured the fur trap. Well, he was very upset, as you can understand. And rightly so, because the deadly yellow snow crystals had deprived him of his sight. And he stood up and he looked around and he said, I can't see. I can't see. dog d o snow cone and stuffed it in my right eye. He took a dog d o snow cone and stuffed it in my other eye. And the husky wee wee, I mean, the doggy wee wee has blinded me. And I can't see temporarily. Well, the fur trapper stood there with his arms outstretched. Across The frozen white wasteland, trying to figure out what he's gonna do about his d e f l e c t e d eyes. And it was at that precise moment that he remembered an ancient Eskimo legend wherein it is written on whatever it is that they write it on up there that if anything bad ever happens to your eyes as a result of some sort of conflict with anyone named Nanook, the only way you can get it fixed up. Is to go trudging across the tundra, mile after mile. t Rudging across the tundra, right down to the parish of St. Alfonso. One, two, three, four. Tell me you love me. Tell me you love me. Like I want you to. Tell me you love me. Tell me you love me. i l o v e you so hard now, I'm crying for you Don't make me lose my pride I wanna go outside And grab a hold of you Thank you Grab a hold of you Come rock and Like I want to you I wanna feel it, give me a love now. Tell me you love me. Look at what you do. Tell me you love me. Tell me you love me. I love you so hard now I'm crying for you Moon to got gotta Cause and heart with a a fire I got a desire Cause I gotta make love you.、Too. Bring Zappa!、Ah! Avec la version spectacle de Tell Me You Love Me, qu'on retrouve sur l'album, e、euh, n r e g i s t r é e n c o n c e r t Tinseltown Rebellion de 1981. On n'en parle pas souvent de cet album. Il est quand même très bon. Et,、euh, juste avant ça, on a entendu deux morceaux qu'on r e t r o u v e sur l'album Apostrophe de 1974, c'est-à-dire Don't Eat The Yellow Snow, suivi de Nanook Rob s i t On a appris le décès de Ray Collins, le chanteur et co-fondateur des Mothers of Invention. Il est décédé la veille de Noël à la suite d'un infarctus dans un hôpital de la Californie. Il avait 75 ans. Uh, Collins,、uh, c'est celui qui avait engagé Frank Zappa、uh, dans son groupe en 1964 pour accompagner、uh, comme ça.、Uh, c'est un groupe de club.、Uh, ils jouaient des reprises et avec Zappa, ils se sont métamorphosés pour devenir une formation révolutionnaire et avant-gardiste.、Uh, les Mothers of Invention,、uh, je dirais qu'ils étaient 30 ans en avance s u Rick leur temps.、Euh, Ray Collins,、euh, c'est l'interprète, entre autres, des pièces Who Are the Brain Police? Hungry Freaks Daddy et、uh, The Return of the Son of Monster Magnet.、Uh, Collins a quitté le groupe en 1968 parce qu'il appréciait pas vraiment le côté ludique et humoristique de Zappa et、uh, c'était pas non plus vraiment un amateur de la musique trop éclatée de, de Zappa. Collins était plutôt un fan de Johnny Mathis et Nat King Cole.、Uh, il a donc abandonné La musique, et il a vécu de travaux manuels tout le reste de, de sa vie jusqu'à sa retraite.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 Euh, mais avant ça, on va écouter、euh, deux formations、euh, qui ont tourné,、euh, qui ont fait la première partie de Voivod à l'époque de leur tournée Nothing Face en 1989 90. Tout à l'heure, on va entendre Soundgarden, mais tout de suite, on écoute Faith No More. Vous êtes sur les ondes de la radio campus. La station des mélomanes est la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. Et... 89 f o s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 よろしくお願いします。 Pain, girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me. No More, avec la reprise de Easy, qu'on retrouve sur leur compilation This Is It, parue en 2003. C'était vraiment drôle de voir cette bande de gens hirsutes comme ça reprendre cette pièce de Lionel Richie, des Commodores. Juste avant ça, on a entendu deux pièces tirées de leur deuxième bande, The Real Thing, parue en 1989. On a entendu Surprise Your e Dead, et au début du b l o c c'était Zombie Eaters. 15h56, vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le fameux traditionnel spécial 3 pour un Rac Classique. On écoute donc tout au long de l'après-midi des blocs de trois pièces qui nous viennent de seuls et même s artistes ou groupes. Et en passant Rac l a s s i q u n site web que vous pouvez visiter à l'adresse www.raclassique.net sur lequel vous retrouvez, il y a plein de sections de choses qui pourraient vous intéresser. Entre autres, il y a les cannes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 au www.raclassique.net et en passant、euh, sur mon blog、euh, dans les prochains jours je vais mettre ma critique du tout nouvel album de Voivod dont je vais parler tout à l'heure dans la dernière heure de l'émission l'album Target Earth ici en exclusivité assez fou pour le moment on va y aller avec un groupe un autre groupe qui a fait、euh, la première partie de Voivod lors de leur tournée Nothing Face 1 989 90.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 Le Carnaval 2013, 25 ans de franche carnavalerie. GarageGautier.ca. Depuis 6 ans, la Barrique est un magasin de bière situé s à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasseries québécoises, des bières importées de différents brasseurs et brasseries du monde entier.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 o n g a r d e n avec le morceau by Crooked Steps, qu'on retrouve sur leur dernier album, nouvel album, i n t i t u l é King Animal, paru l'automne dernier. Et juste avant ça, on a entendu deux morceaux tirés de leur,、euh, c'est un de leurs chefs d'œuvre. Certains considèrent que c'est leur chef d'œuvre, l'album Super Unknown. On a entendu Spoonman, précédé de My Wave. 16h13.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 Évidemment, j'ai pas eu le temps de l'écouter à fond, e、euh, t je ne, je ne veux pas le critiquer aujourd'hui, mais toutefois, on va écouter trois pièces tirées、euh, de cet album. On va en, dont une pièce, c'est une première dans le cas de Vaivan, puisqu'il s'agit d'une pièce en français. C'est ce qu'on écoute tout de suite. En fait, non, on va écouter la pièce titre Target Earth d'abord. Vous êtes sur les ondes de la radio, qu'en plus, la seule à diffuser du vrai métal et du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89万 FM。<音声>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 Pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Salut, ici Snake de Voivode. Vous écoutez l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d'Alain l e f e b r e sur les ondes C'est fou, complètement, 89.1 FM. <laughs> <laughs> okay. Hey, uh, say black kid boy, but uh, you're good, say f o o l <laughs> d'entendre trois morceaux tirés du tout nouveau album de Voivod Target Earth qu'on a reçu ici à la station ce matin. On vient d'entendre la pièce Corps étranger. C'est une première pour Voivod. Ils n'avaient jamais enregistré comme ça de, de chansons en français sur aucun album.、Euh, et juste avant ça, on a entendu Mechanical Mind. Ça, c'est un extrait que le groupe a rendu disponible il y a un petit bout de temps. C'était le premier extrait de l'album. Et au début du b l o c on a entendu la pièce titre. Target Earth, c'est, il s'agit ici、euh, du 13e album en carrière, 13e album studio, bien sûr, e、euh, t cet album marque le retour、euh, du bassiste original、euh, du groupe, Blackie,、euh, qui avait quitté depuis de nombreuses années. En fait, la dernière fois qu'il avait enregistré un album avec Voyvon, il avait participé à l'album Angel Rat, c'était en 2003, je pense, 2003, qu'est-ce que je raconte là, en 91,、euh, mais le groupe、euh, ne s'était pas assis ensemble pour composer, semble-t-il, depuis、euh, 2003, depuis、euh, l'album homonyme. Euh, donc, euh, Target Earth, on dit qu'ils vont faire une, une séance d'écoute、euh, en compagnie du groupe, comme ça, le jeudi、euh, 16 20, 16, 26 16, janvier prochain au Café Chaos d è s 20h. Donc,、euh, ça risque d'être intéressant pour les fans, les nombreux fans de Voivod. Bien sûr, je vais en parler plus en détail. Je vais faire une critique complète de l'album que je vais mettre.、Euh, Sur、euh, mon blog dans les prochains jours, la semaine prochaine. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser dans les prochaines semaines, eh bien, il y a Yuli John Roth. guitariste, pas de guitariste original parce que Michael Schenker était là avant lui, mais c'est le guitariste de la formation, je dirais, classique de Scorpions des années 70. Euh, eh bien, il sera au national le vendredi 8 février. Yuli,、euh, qui avait beaucoup impressionné, justement,、euh, le guitariste actuel de Voivod, Dan Mongrain.、Euh, lui aussi, c'est son, son premier album avec Voivod. Dan, donc,、euh, virtuose de la guitare de Trois-Rivières, bien sûr.、Euh, toujours le vendredi 8 février, Tauris Sass, Firewind et Stolen Baby seront au Fofone l e c t r i c C'est une présentation de BCI. Dead Kennedys seront au Corona le samedi 9 février. Le dimanche 10, Zappa Play Zappa sera à son tour. au Corona, Cancer Bats seront à la Tulipe le mardi 12 février. Jeudi 14, d a v i d Thompson et Gojira seront au National et moi aussi je serai là.、Euh, mercredi 20 février, Enslaved seront faux-fond électrique avec Paul Bearer et Ancient Wisdom. dimanche 24 février, Voices from the Dark, c'est le nom de la tournée,、euh, qui m'en va d'être Mardock, Moonspell, Inquisition et deux autres groupes, ils seront au Club Soda. Ça aussi, c'est une présentation de BCI,、uh, tout comme Enslave d'ailleurs. Et, euh, finalement,、euh, c'est un peu loin, mais,、euh, bon, ça s'en vient. Jeudi 14 mars,、uh, Miles Goodwin sera au, à la Sagion e u de Newton-Thompson avec、euh, April Wine. 16h36. L'émission s'achève, c'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais、euh, d'abord remercier mon ami Simon Fitzbé, l'historien de C'est Fou, pour、euh, les é p h é m é r i d e s du rock. Je vous rappelle que Simon anime en direct、euh, l'émission album classique juste avant la mienne, les vendredis à 10 h Dans un moment, ça va être la reprise des palmarès、euh, C'est Fou avec、euh, Mathieu Plante et Maxime Tanguet. Par la suite, ça va être、euh, Les Choix de l'Enfer. Et, e、euh, n plus tôt, non, à 20 h ce sera, d i h Skypunkah Avec camarade B pour les amateurs de punk rock, suivi des bonnets rouges avec、euh, Adrien Le, tout. Et,、euh, finalement, à 23 heures, jusqu'à 2 heures du matin, ce sera la rediffusion de réanimation avec mes amis, le Dr. Pendragon et Sinistros e pour le plus grand bonheur des amateurs de métal. La semaine prochaine, avec Classic, je vais vous présenter la première de deux émissions consacrées uniquement à l'année 1973. Une excellente année en matière de rock. On va y entendre, entre autres, du Aerosmith, Elton John Free, Alice Cooper, Little Feet, ELO, Pink Floyd, Doobie Brothers, T-Rex, Led Zeppelin, Fog Hat, Black Oak, Arkansas, Johnny Winter, Paul McCartney et David Bowie. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous parler des Andais de Camel et plus particulièrement de leur premier album qui est sorti exactement à 40 ans, en février 73. Je vais aussi vous faire tourner une f h a c e complète d'un album v é n é t e classique, soit Who Do We Think, ou plutôt Who Do We Think We Are? qui est paru il y a exactement 40 ans, le 26 janvier 1973. Je vous laisse avec un dernier bloc,、euh, celui-là de Scorpions, du très vieux Scorpions, à l'époque du guitariste versus Yuli John Roth, dont je parlais un peu plus tôt et qui sera en concert au national le 8 février. On va écouter、euh, deux morceaux. En fait, on risque même d'entendre une, une pièce en bonus de l'album Tokyo Tapes,、euh, soit Suspender Love, suivi de In Search of the Peace of Mind, suivi de Fly to the Rainbow. Mais d'abord, on va écouter Un classique du disque Intrance Top of the Bill. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 11 heures pour une autre émission classique. Salut!